On est le 21 juin aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Vous le retrouverez ce soir, place de la Concorde à Paris avec son groupe Les, Relais, les Red Chlicon Carnet. C'est Tristan Sarah qui nous fait l'actu pour le moment. Salut. Pas mieux. <rire> bien. Salut Romain, bonjour à tous encore et toujours des averses aujourd'hui sur le nord. De la Normandie à l'Alsace, via les Hauts-de-France et la région parisienne. Ce sera plus calme sur la moitié sud avec beaucoup de soleil. De la côte aquitaine à la côte d'Azur, le mercure 23 degrés en moyenne pour cet après-midi. La deuxième langue vivante et la physique chimie pour les candidats au bac. Ce mardi sera aussi le jour des sciences pour les terminales L et SES. Hier, c'était l'épreuve de mathématiques pour les candidats au bac S. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Une erreur dans un énoncé où il y avait un plus au lieu d'un moins. Le barème pourrait être modifié. Les jeunes sont toujours dépendants de leurs parents. Ils sont 7 sur 10 à être aidés par papa, maman pour payer leur loyer, leur alimentation, leur téléphone ou encore leurs frais de transport. Le coup de pouce dépasse les 500 euros par mois en moyenne pour les jeunes qui n'habitent plus chez leurs parents. L'étude de l'INSEE révèle que près d'un jeune sur quatre travaille pendant ses études en alternance ou en stage. De nouveaux accrochages hier sur la rocade du port de Calais. De 200 à 300 migrants ont envahi les voies de circulation longeant la jungle. Le trafic a été interrompu. Plusieurs kilomètres d'embouteillage, les policiers ont tiré des grenades lacrymogènes pour ramener le calme. La mort de deux couvreurs hier à Rodez, dans l'Aveyron, le gérant d'une entreprise de couverture Zingri et son employé sont tombés d'une dizaine de mètres. Leur nacelle a basculé dans le vide. Les opposants à la loi travail pourront-ils manifester jeudi à Paris Oui, mais seulement sur la place de la Nation et non en défilant dans les rues. Euh, selon les consignes du ministère de l'Intérieur, objectif éviter les violences et les dégradations euh, comme celle du 14 juin. Les syndicats sont opposés et maintiennent leur demande de défiler auprès de la préfecture. Un revers pour les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le Conseil d'État a rejeté hier un premier recours contre la consultation prévue dimanche. Le référendum consultatif est donc maintenu pour l'instant Et puis à l'étranger, un jeune britannique de 19 ans inculpé aux états unis pour avoir tenté de tuer Donald Trump. Il a essayé de se saisir de l'arme d'un policier samedi dans un casino de Las Vegas où le candidat à la Maison Blanche tenait un meeting, il a été immédiatement interpellé. En sport, 4 matchs au programme du jour à l'Euro 2016, Ukraine-Pologne et Irlande-Allemagne à 18h, suivi de Croatie-Espagne et Turquie-République tchèque à 21h. La rencontre Ukraine-Pologne est un match classé à risque, il se joue à Marseille. L'Angleterre, elle s'est qualifiée hier pour les huitièmes de finale, tout comme le pays de Galles en éliminant la Russie sur le score de 3 buts à 0. Et à propos de Russie, un joli pied donné de nez de l'ultranationaliste Alexandre Sprikkin aux autorités françaises, expulsé samedi, il a été interpellé hier à Toulouse où avait lieu le match Galles-Russie. Il avait été expulsé à la suite des violences qui avaient fait 35 blessés dans la cité Focéenne. Enfin, l'équipe de France, elle, jouera son huitième de finale dimanche à Lyon. Vous le savez, le nom de son adversaire n'est pas encore connu. Les primes si, s'il passe. Mais s'arrête en quart de finale, les joueurs toucheront 165 000 euros chacun et 300 000 euros en cas de victoire le 10 juillet. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure Pauline, Ginger, Nico et Clément. Bon réveil 6h, 9h30, sur Virgin Radio, c'est Camille Combat, Virgin Toniche, Virgin Toniche. Bonjour, je suis Lisa de Rochefort, nous sommes le mardi 21 juin. 21 juin, oh, voilà, pardon. <rire> c'est quoi, Lisa? C'était magnifique. C'est peut-être le meilleur bonjour qu'on a eu depuis ah, l'année. Ouais. l'année. Salut, c'est Lisa. Euh, euh, euh, bah, attends, bah, voilà. Merde, On... Ah bah attends, ouais. ben voilà. Super. Et ça continue, hein, vraiment. T'as un plat de lasagne coincé dans la bouche, ma chérie. Ça va ou quoi Ça va Ah mais comme quoi on croit que c'est simple. C'est pas simple à 6h du mat non. les amis. Vous croyez quoi Ça va l'équipe oui. oui Les amis, hey, euh, Lisa, vous ah, la voix de Lisa, vous l'entendez, dernière semaine de l'année. Ah, ouais, vous l'entendez, on est tous en roue vous aussi hein, qui nous écoutez Moi, euh, chaque temps. matin. On a tous besoin de vacances. Merci beaucoup en tout cas de nous être fidèles 21 jours aujourd'hui. C'est mardi, on est reparti pour être là jusqu'à 9h30. Ça se sent aussi dans cette équipe hein, ah, que oui. c'est la fin d'année. Ouais. Oh, euh, Robin, alors notre réalisateur est qui est là depuis 5h du mat avec vous sur le warm-up. Il fait une gueule de déterré. <rire> On arrive le matin, on a l'impression qu'on va se faire engueuler. Je suis le seul animateur à ne être respecté par personne. Même Attends, ça va, Robin Ouais, ça va, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, ah, c'est incroyable. Et il a 11 ans en plus. Ah, ouais. Je suis concentré, tu vois, je suis dans l'émission, je suis. Oh, je suis focus. C'est focus, quoi. Voilà. Ouais. Tu as tout donné sur le 5-6. Ouais. Et après, nous, as toute la mauvaise humeur qui arrive. Voilà, je ouais, le reste. ce qui reste. reste, qui reste. L est l est reste. reste. Laure est ici aussi, bien sûr. Salut, moi j'ai froid, mais je sais, par contre, je suis bien habillée en dessous. Ah ouais, elle ouais. est très bien habillée. Ah, ça va enlever tout doucement, mais c'est qu'on démarre toujours en deux à un doudoune de Sean Paul. On va m'éplucher doucement, doucement. Bah, bien sûr, elle va s'effeuiller comme au lido, bien sûr. Laure, qui m'a fait ma tartine, alors en revanche le reste de l'équipe, il n'y a plus de café, il n'y a plus à boire, il n'y a plus rien. On est à l'abandon ouais. dans ce studio. Merci, ouais. Les stagiaires, ils passent devant, ils font ouais, ça à connard. Ouais. Ouais, salut les gars, merci d'être venus ce matin. Y a plus aucun respect. Et il il en reste 4 jours de travail. Oui, Clément. Ils sont comme Robin, ils sont focus. C'est une euh... focus. Ah, c'est pas simple, hein? Ginger est là aussi sur les réseaux sociaux. Oui, et sur les réseaux, ils sont pas en vacances. Il y a du monde avec le hashtag Virgin Tonic. Hein. Ça, c'est cool. Ginger, euh, c'était hier, hein, on a passé oui. son chéri à l'antenne, ouais, ouais. savoir si c'était un mec bien. Et bah, du coup, il a envoyé des fleurs. Le petit mot, c'est euh, un mois, c'est vraiment très long. Désolé de ne pas monter plus souvent. Euh, je t'embrasse. Mais j'ai ma maîtresse euh, <rire> à Toulouse. Mais je te jure, je vais quitter ma femme. <rire> un mois, c'est vraiment très long. T'es mon record, bisous. <rire> Oh là là Et Pauline voilà. est là aussi La popo du standard Et hein. oui Et je me pèle aussi et moi j'ai pas reçu de fleurs Eh oui non, bah, Alors il faut ouais. expliquer euh, je, vais, je vais tout vous dire ici C'est pas forcément intéressant Mais on non, vous dit tout ouais. Pourquoi on a froid euh, Ma petite Lisa C'est que En fait L'été y était censé arriver Donc il a fait chaud euh, oui, Du côté de Paris Et dans toute la France 10 minutes Ils se sont dit Tiens si on mettait la clim à fond en même, Comme ça on revient pas On l'a met à 8 degrés Comme ça on revient pas de l'été Et le problème C'est que le temps lui a changé Et, oui. et que la clim après C'est 3 semaines Avant que le gars Vienne avec une télécommande appuyer sur un bouton pour remettre la clim, il faut 3 semaines sur Virgin Radio et donc on est quoi dans une chambre froide à peu ouais près, oui, près ouais, ça. Picard. Ah bah oui, non mais c'est pour vous donner une idée la cantine de Virgin Radio accroche directement la viande maintenant dans notre studio pour la conserver et ils viennent chercher, ils viennent couper dedans directement comme dans Rocky on passe, on passe des belles matinées, Nico du bureau est là aussi, oui, je suis là et ce qui est génial dans le studio c'est qu'il y a un bouton de la clim, le bouton ouais. thermostat ah mais ouais. c'est un fake, ouais. c'est pas un vrai bouton. C'est quand ils ont fait exprès pour euh, Ah non non mais en fait ça ça, ça sert à rien, c'est juste pour vous faire croire que vous vous pouvez baisser la clim mais je jure que c'est vrai le, le truc surtout c'est qu'ils ont raison de monter ou baisser la clim mais quand on, il faut la, la remonter il faudrait qu'ils viennent un jour non ouais. bah, ça. Bon. rapport ouais. à l'angine tout ça c'est quand même ouais. pas simple ah, Oui bon. mais, mais je crois qu'à partir de demain il refait beau donc on va pas les faire venir ce vrai. soir pour les refaire revenir demain bah, vous savez ouais. quoi Vous savez quoi non. À partir de maintenant, on va lancer une sorte de téléthon pour que le gars de la clim vienne avant la fin de cette émission. On lance tout de suite un appel. Les amis, mobilisez-vous sur les réseaux sociaux. Hashtag #clim dans le studio. On a besoin de clim. On a besoin de vous. Chaque message compte. Il faut que le gars de la clim descende avant 7 heures. Les ah amis. ouais. Alors on n'en peut plus. Euh. Oui Laure. En même temps, ça conserve le froid. Ah oui. oui, oui c'est bon. vrai. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai l'impression d'être dans la fin de Titanic. Ouais. Ça. Je vais partir dans l'eau. Et que je vais pas en dire ça. Mais c'est pas possible, Pauline au standard. Si à y 8h il est pas là, on lance un hashtag angelure. Hashtag Angelure. <rire> <rire> <rire> hashtag Neutrogena. <rire> hashtag Neutrogena, réagissez la crème qui permet de, de, de, de sauver les mains du froid. Oui Nico du bureau. En plus, je te rappelle qu'il y a un gars qui est payé pour venir voir la température oui. mais qui ne peut pas la changer oui, vrai, de crème. Il y pas de magnifique. Il vient ah, juste te voir pour regarder, euh, il fait 22 okay. Il constate et il fait rien. C'est comme si un médecin vous prenait la température il dit bon maintenant je vais passer à l'autre médecin pour lui, saura ce qu'il faut faire, moi je suis juste là pour mettre des. Des thermomètres je fais que ça c'est ma passion Pauline au standard mais ça m'est déjà arrivé j'avais un médecin euh, bon c'est un peu gênant, mais gynécologue qui avait pas de qui mis le... la clim dans mon non camp. mais qui avait pas les... <rire> non, qui avait pas mis les non pas du tout qui avait pas les bons appareils et du coup je vais aller voir un autre médecin pour les appareils et lui il devait lire ce qu'il y avait sur les enfin c'était improbable moi surtout le plus important j'aimerais euh, Robin si tu as assez de sourire pour le faire isoler le rire que vient de nous faire Pauline à l'instant et je voudrais vraiment qu'on se repasse alors est-ce que les amis restent avec nous avant 7h il faut que quelqu'un vienne régler la clim de ce studio ah rapport oui. au décès des ah personnes qui sont pas. dans le studio euh, Lisa ma chérie vraiment je te remercie d'être avec nous euh, de rien t'as eu du mal à parler mais t'as été formidable quand même merci bah, en tout cas je suis content d'être passé, même si j'ai merdé mais, non, mais euh, tu sais mais quoi on sait l'essentiel Lisa de Rochefort on a eu l'essentiel pardon <rire> le, le reste après c'était du je suis non, pressée dû. de passer avec vous que bah, écoutez Jason Derulo dans un instant je vais payer votre loyer ça on le fait tous les matins hein. 6h20 c'est votre rendez-vous bien sûr que des gagnants hier on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la semaine c'est notre dernière semaine hein. Oui. avant les vacances on vous a prévu plein de surprises d'ici la fin de l'émission et d'ici la fin de la semaine comptez sur nous et puis des cadeaux magnifiques on en reparle tout à l'heure Jason Derulo want to Want Me sur Virgin, Virgin So I got the sheets on the floor hundred degrees I got one foot out the door Where are my keys? Cause I gotta leave, yeah In the back of the cab Open the door J'espère que ça va Vous qui ouvrez les yeux Vous qui êtes peut-être encore en train de travailler Qui avez bossé toute la nuit On pense très fort à vous Hashtag de la clim dans le studio oui. Ah non c'est le hashtag Il faut absolument que le gars de la clim vienne avant 7h Il fait 14 degrés à l'heure actuelle dans ce studio C'est difficile. Tiens, j'ai trouvé une info sur le site de Biba. Ouais. Mmh. Et bah ouais, j'ai enlevé mes moufles et j'ai réussi à taper un peu sur internet. En Angleterre, les écoles sont très à cheval sur les tenues. Ouais. Beaucoup mmh. d'écoles ont encore des uniformes obligatoires, vous le saviez. Ouais. On est en plein examen, on souhaite bonne chance bien sûr aux futurs bacheliers. Et il y a une école qui a fait un truc très marrant Il propose aux garçons de porter les uniformes des filles. Ah, ouais, ah mais c'est bizarre, ça s'ouvre. Pour que vraiment tout le monde soit pareil, maintenant les garçons dans cette école, en Angleterre, hein, on sait que c'est très strict, mmh. portent des robes. C'est un truc de dingue, non ouais. Ils auraient pu faire l'inverse quand même. Que vous portiez des vêtements de quelques quel vêtement de garçon t'aimerais porter une... Moi, j'adore ma en costume cravate. Ah oui. C'est ce qui m'a valu ouais. ce, ce surnom de Laurent. Jusqu'à jusqu ses 19 ans, elle s'habillait comme un garçon et donc euh, Laurent était devenu Laurent. Voilà, ouais. j'adore, j'adore, je trouve ça trop classe sur une fille. Ah ouais Ah, j'adore. Ah d'accord. C'est hyper sexy. Pauline, est-ce qu'il y a un vêtement de garçon que tu aimerais porter oh Ouais, que je porte même quand j'ai un copain. Le Levis 501, le boyfriend, on appelle ça le jean boyfriend. Ah, ouais. ah oui, c'est quand tu piques les jeans de, de ton mec, ouais. tu mets ouais. la ceinture et tout, mmh. et ça fait un petit look. C'est ah toujours à la mode ça bah, Oui, ah c'est oui. vachement à la mode, par contre, c'est très très vexant quand tu rentres pas dedans. Ah oui, ça c'est dur. Parce que moi, j'ai une règle. Doit être plus fine que mon mec. Ah, c'est la règle de base Ah, c'est ma règle. J'en ai une, c'est celle-là. Ok. Donc ça peut matcher avec Clem euh, ouais. Avec ouais. Clément, ça peut matcher, ouais. ouais. Clément, euh, tu mets des fois si... le jean de un jean girlfriend Non, mais si Pauline me ramène son body, je vais bien essayer. <rire> un petit, euh, <rire> <du sport. rire> je suis en train de faire l'image dans ta tête. Ginger sur les réseaux, tiens, quels vêtements de mec t'aimes bien porter, toi Les gros sweats. tu sais, les trucs font un peu surfeur, je sais pas si tu vois, à zip, là, mais avec. Euh, je vois, je suis en fait, un surfeur moi-même. <rire> Attends, mais euh, j'ai ah, on fait la grande bleue la euh, tu vois quoi je passe toutes mes vacances à Osgor. tu me parles à moi de surf allo quicksilver. parce que c'est trop grand c'est hyper confortable ouais. en fait t'as les manches qui t'arrivent au bout des doigts et tout j'adore ouais c'est le confort quoi Clément ouais. c'est plus skater parce qu'en surf ouais. tu mets pas de suite en fait sur la plage après ah, c'est euh, euh. clair c'est vrai après ça dépend nous avec Kelly Slater ouais. Ouais. on aime bien de mettre des suites ça dépend un petit peu de on surfe la vague allez on embrasse tous les australiens bien sûr qui <rire> qui nous Fidèle bien sûr, hashtag Curl Bon tout de suite, allo à du sur Virginie. <médicte> <médicte> I'm mm -hmm. Your life now to die dies Now feeling something more Merci d'être avec nous les amis je vous souhaite un excellent réveil C'est le 21 juin, aujourd'hui c'est mardi, dernière semaine de Virgin Tonic, on va s'éclater avec vous, je vous remercie de nous être fidèles, et d'ailleurs pour vous remercier un plutôt que des mots, des actes, ah. voilà ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que je vous paye votre loyer dans un instant, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire, soyez les bienvenus, c'est le Virgin Tonic à vos côtés jusqu'à 9h30. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi, c'est même possible pour le gaz.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 Bah, elle paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et toujours de la pluie ce mardi sur les régions du nord, de la Bretagne à l'Alsace, en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne. Des éclaircies sur le centre du pays. Et puis du soleil sur le sud de la côte aquitaine à la côte d'Azur. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Deauville. À 17 à Cherbourg, 19 à Brest et à Colmar. 20 pour Lille, Beauvais, Nancy et Strasbourg. 21 degrés attendus à Paris, Rennes, Nantes, La Rochelle et Nice. 22 à Chambéry, 24 à Limoges. 25 degrés à Bordeaux, Lyon et Marseille. 26 à Biarritz. Et la maximale 30. 30 degrés du côté de Montpellier, bon réveil.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 Jack Cassius Nervous Greg Bol Bob Sinclair Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, réseau FNAC et France Billet. Oh, et les Le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break, Direct Matin et MyTF1. Famille au 71 777. Vous rêvez d'un enfant, votre petit bébé. Envoyez famille. f a -M -I, 2 le au 71 777. sainte centimes plus prix d'un semestre passe Virgin Radio. Virgin Radio. Big festival. Oh oh. Vivez le Big Festival du 9 au 17 juillet. Ready. Écoutez en non-stop les live interviews sur la web radio 100% Big Festival. Ready, Big Festival, l'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virgiradio.fr tous les matins à 6h20 Camille Combal paye votre loyer dans toute une panique. Ouais, Camille Combal, il n'est pas seul il y a l'équipe qui est avec lui oui, Merci oui, le tous les matins oui. et eh oui dès 6h20 on vous offre ce beau cadeau le plus beau cadeau toute radio confondue un mois de loyer un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire un seul numéro par SMS là le mot de passe en revanche c'est loyer loyer au 71213. vous me laissez bien votre numéro de téléphone oui. euh, vous nous laissez bien voilà, votre prénom si vous avez envie après tout le reste c'est facultatif smiley ça smiley des mmh. petits messages mignons ça nous fait plaisir le seul truc c'est que ça euh, voilà ça facilite pas le tirage au sort hein, je vous le dis les amis on y va que des gagnants hier 2500 euros de loyer euh, offert euh, pour le premier jour de la semaine on espère faire encore mieux ce matin 3400 ouais 3400, 3400 ce que ouais. Je disais bien sûr ouais, <rire> c'est parti premier tirage vous me répondez Virgin Radio c'est gagné pour vous faut décrocher hein. Ça, oui, le y téléphone allez. allô bonjour <rire> oui bonjour bonjour Emma comment vas-tu Ça va très bien, et vous Emma, tu m'as laissé ton prénom, tu t'es inscrit, tu m'as envoyé un SMS, t'as tout bien fait. Il ne te manque plus qu'à répondre à cette question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer Oh putain, c'est Virgin Radio. On accepte Virgin Radio, on accepte oh putain Virgin Radio, on accepte Mazette Virgin Radio. On accepte tout ça. Ma petite Emma, tu viens d'où j'habite à Nantes et je viens de Noirmoutier pas loin de chez Clément c'est la Vendée Eh bien sûr à voilà. ah, Noirmoutier je crois que c'est un peu comme La Rochelle ou quoi c'est vraiment une, une station c'est un île. endroit quand même qui est très sélect je crois mais non Noirmoutier c'est une île où avant maintenant il y a un autre pont avant il y avait une route et quand la marée elle monte tu peux pas prendre la route c'est coupé du monde oui mais je veux dire je crois que les maisons valent très cher et tout à Noirmoutier que c'est devenu un truc vraiment très très sélect comme ouais. l'île d'Orette Comme l'île de Ré, exactement Comme euh, les îles Caïmans Ouais, ouais oui, mais voilà <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai C'est vrai. Euh, ma petite Emma, ma chérie, t'as un loyer de combien 650 650, eh ben, on va te faire le chèque dès y cet après-midi, d'accord Super Tu seras notre première gagnante de la matinée Tu fais quoi dans la vie euh, Je travaille dans une agence d'architecte, je suis secrétaire Ok, pas mal C'est-à-dire pour des constructions neuves Ou pour euh, réhabiliter des choses Les deux Les deux. Ok, très bien. Tu veux faire de la pub ou t'es pas en bon terme avec ton patron hmm. Euh, ça va mais je vais pas faire de cul. Ça va, on, on, on se tolère mais pas de là à ce que, à ce que le chiffre d'affaires augmente. Voilà. Euh, très bien. Ma petite Emma, je te fais des bisous, je suis très heureux que tu nous écoutes chaque matin, première gagnante de la matinée. Restez avec nous, on a lancé une opération. Attention, mm -hmm. il faut que vous soyez avec nous. Hashtag ouais. la clim pour le studio. Ouais. C'est quoi le hashtag je change tout le temps Mais non mais la faut, clim en fait... pour le studio c'est bien. Mais non il faut faire trop froid dans le studio. Non mais on va pas changer maintenant je l'ai lancé. Trop tard. Ouais, mais il est pas Oh bien, là là, mais... c'est une Virginie Tonique de l'or <rire> Je dois dire combat Quand ça va bien je te de l'ordre Tu choisiras l'hashtag, hashtag ma grande Pour l'instant tu suis le mouvement Restez avec nous On va essayer d'avoir le monsieur de la crime Qui va venir quand même régler ses studios Moi à l'heure qu'il est Mes doigts sont tant C'est très très mauvais signe. y a un chien d'avalanche Qui vient de rentrer là dans le studio Pour s'entraîner à nous retrouver Les amis One Republic Wherever I go Bon réveil sur Virgin Anywhere you go Hi this is Ryan from One Republic Vous allez l'entendre Mais la première radio qui vous la że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 Make me feel the same. Make me feel the same. Same, I know I can lie, but I'm telling you the truth. Whatever I know, there's a shadow with you. I know I can try looking for something new. Whatever I know, I'll be looking for you. Wherever I go, I'll be looking for you. Shang, shame, shame. shame. tous sur Virgin Radio 21 jours aujourd'hui. Courage à vous qui avez déjà les yeux ouverts, courage à tous ceux bien sûr qui sont au travail aussi qui ont bossé toute la nuit, on est très heureux de vous accompagner 6h 9h30 chaque matin, toute l'équipe est là bien sûr. Oui je vais vous dire un truc, on est toujours heureux d'être avec vous même dans le froid glacial et polaire de ce studio. <rire> on ne lâche pas les amis. Euh, si vous nous rejoignez tout juste, je vous explique mm. c'est que il a fait un petit peu chaud pendant quelques jours il y a de ça un mois. Donc ils sont venus baisser la clim du studio, très sympa, mais en fait, il a refait froid et la clim est restée euh, comment dire bah, froid, froid. froid ah, ouais, euh, voilà, ouais, ouais. une chambre de congélation ouais, on peut appeler. Ouais. Et Et donc, on a essayé de faire bouger la clim. On n'y arrive pas, mais là, ce matin, c'est au-delà de tout. Ouais. On va essayer d'appeler la clim de, euh, bah, de Virgin Radio. Ouais. On va essayer de leur demander s'ils peuvent passer, euh, nous voir. Ça nous arrangerait. Allô Allô, bonjour. Bon allô. Bonjour. bonjour, qui est là Non, je veux pas passer à l'antenne. Au revoir. D'accord. Allô, allô, lolo Non, mais c'est une oh blague. Oh, oh, la ah, la oh, la violence Mais c'est le gars de la clim Oui. Ouais. Ouais, J'ai retrouvé le numéro direct. Normalement, c'est la clim. Mais, il, il sait, mais comment il sait qu'on a l'antenne Ah mais, mais il nous écoute l'accueil Mais après il y a le numéro de l'accueil si tu veux Ah l'accueil Ok on va essayer la On va l'accueil une bonne ambiance dans les bureaux hein. Ah, ah bel accueil oh. Belle accueil oh. C'est convivial oh. Belle fin d'année là <rire> <rire> oh, Mais alors du coup on avait qui là à l'accueil Je sais pas Oui il bonjour Allo bonjour, c'est bien le service de la clim Oui. Salut, c'est le studio de Virgin Radio. Oui. Le studio Indochine qu'on a rebaptisé Patoche il y a quelques temps. D'accord. D'accord. Euh, on a, on a c'est quoi ton prénom Amidou. Comment Amidou. Oui. Amidou, Amidou, on a une galère, il fait moins 50 degrés dans le studio à l'heure actuelle. Voilà. Ah c'est la Sibérie alors Bah ah, là voilà. c'est, ouais, là, là ouais, c'est okay. là. On est en galère, alors ça fait genre 15 jours, mais on t'a jamais eu en direct. Est-ce qu'il y a moyen que tu passes nous monter un peu la clim Ok, ben je vais prévenir les techniciens. Ah, tu sais, il faut prévenir qui Il peut arriver ah, attends, quand Il y a un technicien. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, donc ouais. il va arriver d'ici quelques temps Oui, tout à fait. D'accord, très bien. <rire> Est-ce qu'on peut aussi nous amener des couvertures de survie <rire> un chocolat ah okay, chaud. Il arrive, il, arrive, il arrive le, le couverture eh merci et Amidou t'es ouais. très sympa toi euh, ok merci. je t'offre ton loyer <rire> salut Amidou et il est gentil lui il oui, super sympa cool, et embrasse Mariam ta femme hein. <rire> comment vous le <savez> <rire> ah non, on l'a trouvé Amidou et Mariam ligue, bah, on ouais, le connaît. le groupe bien sûr elle s'appelle vraiment Mariam bah oui est... <rire> non <c> Est-ce <rire> <rire> que vous êtes Mariam dimanche Non, mais Amidou, ta oui. femme s'appelle vraiment Mariam Non, ma fille. Ta fille, mais c'est ah, génial. C'est pas mal. Oh là là là là. Mais tu les embrasses fort, mon bichon. Et merci, il y a quelqu'un de la clim qui va arriver euh, sous peu là, normalement. Oui. Ça devrait être rétabli. Vraiment, en tout cas, je vous invite à venir à l'accueil de Europe 1 oui. parce que Europe 1 et Virgin, voilà, c'est le même groupe, vous savez, donc c'est le même accueil. Vous êtes bien accueillis. Ah, c'est. Cool. Oui, ah, après, il y a des gens, peut-être qu'il peut qu n'a pas dit qu'il travaillait ici. Peut-être qu'il ne veut pas. Tu vois à l'accueil. Bah ouais, imagine en ah fait, ouais. il a pas dit à sa femme qu'il travaillait ici. D'accord, euh, c'est chelou quoi. Oui, c'est chelou mais c'est dire moi. que lui c'est l'inverse il dit qui va voir sa maîtresse pour aller travailler en cachette. <rire> qui travaille en cachette personne. Reste avec nous sur Virgin Radio, on va revenir dans un instant avec Mike Posner I Took a Pill in Aix-en-Provence. On a remanié le morceau bien sûr puisque notre dernière nous notre grande fête, elle sera en direct en exclu à Aix-en-Provence, ce sera vendredi matin pour vous inscrire gratuitement. Ça se passe sur Facebook. On revient dans un instant, un petit point sur l'actu on embrasse encore Amidou et Maria ah, ah, oui, ça, génial. Ça, pas, excellent. Virgin génial Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah Bonjour à tous, il va pleuvoir encore aujourd'hui sur les régions du nord De la Normandie à l'Alsace en passant par l'île de France Un ciel nettement plus dégagé sur le sud du bordelais à la côte d'Azur 21 degrés cet après-midi à Paris, 25 à Lyon et à Marseille Vous aurez 30 du côté de Perpignan Le bras de fer se poursuit entre les syndicats et le gouvernement. Le projet de loi travail continue de diviser. Le ministre de l'Intérieur menace d'interdire les défilés jeudi à Paris à cause de la violence des casseurs. Bernard Cazeneuve demande que la manifestation se concentre uniquement sur la place de la nation afin de mieux l'encadrer. Les syndicats dénoncent une remise en cause du droit de manifester. La pollution de l'air responsable de 48 000 morts par an en France. Étude de Santé publique France publiée ce matin. Le fardeau de cette pollution liées au transport, à l'industrie ou encore au chauffage et à l'agriculture euh, correspond à 9% de la mortalité en France métropolitaine. Les candidats au Bac S qui planchaient hier sur leur épreuve de mathématiques se sont vu signaler une erreur dans un énoncé au bout de deux heures. Un plus au lieu d'un moins est forcément un devoir impossible à résoudre. Le ministère devrait revoir les barèmes des exercices aujourd'hui. Les candidats au Bac S passeront la langue vivante 2 et la physique chimie. Des jeunes qui sont toujours dépendants de leurs parents. Après une étude de l'INSEE, pour le loyer, l'alimentation, les loisirs, les frais de téléphone ou encore ceux liés au transport, le coût de pouce des parents dépasse les 500 euros par mois en moyenne pour les jeunes n'habitant plus au domicile familial. L'étude montre aussi que près d'un jeune sur quatre travaille pendant ses études en alternance ou en stage rémunéré.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 L'Euro 2016, la présence surprise de l'ultranationaliste Alexandre Sprikin dans les tribunes du stade de Toulouse n'aura pas suffi. La Russie s'est fait éliminer hier soir, battue 3-0 par le pays de Galles qui file en huitième de finale. Qualification aussi de l'Allemagne, l'Angleterre sur un nul 0-0 contre la Slovaquie. Voilà pour la Q, très bon réveil. Salut à tous les amis, soyez les bienvenus sur Virgile Radio, on est là jusqu'à 9h30 chaque matin, on vous embrasse très fort, vous qui êtes déjà en voiture, euh, déjà dans votre galère de la journée qui démarre, d'autres sont encore à la maison, en tout cas nous, on pense soin de vous, on s'occupe de tout, entre 6h et 9h30 chaque matin, l'équipe est là bien sûr, oui il y a Clément, bonjour, mm -hmm. ça va Clément, ah, merveille. on est ravi. attention dans un instant, le réponse à tout, de Clément Lincrus qui va arriver, euh, le pop rock électro de Mike Posner aussi, il y a Laure qui est là, salut toi, salut Laure, on a un petit rire de Laure qu'on a isolé, écoutez, <rire> je peux te le refaire la commande je te ranger. Ranger. oui c'est ça mais alors on partait quand même du à, si vous êtes à nous rejoindre tout juste à 6h du matin en début d'émission Pauline nous a fait un rire je crois que c'est le rire le plus son qu'on ait droit on ne l'oublie jamais hein. ça c'est la fille qui est en rancard tu sais que le gars est pas marrant mais elle veut tellement lui plaire. c'est le gars le plus drôle du monde je la connaissais avec un belge mais c'est tellement drôle ta blague oui T'habites à Paris On fait des paris <rire> <rire> Tu fais des vannes de bourrées c'est moi <rire> Je t'en remets une dernière fois pour le plaisir j'adore c'est mon rire préféré Pauline avec plaisir je mais le refrais, mais, mais c'est pas ton rire habituel mais non mais j'ai mille rires et c'est hyper spontané en plus ça sort tout seul je les contrôle pas tu ouais. vois bien des fois j'ai des rires hyper euh, oui. gras mais hyper bien sûr. gros tu parfois sais. ça attire les corbeaux on a plein de corbeaux <rire> qui dans le studio avec oui, Clément parce que ce qu'on dit pas c'est que celui-là il est arrivé 9 secondes après la blague c'est <rire> ça elle, en... elle est en train d'en faire de ouf. <rire> merci Pauline Reste avec nous sur Vergine tout de suite le réponse à tout Tenik. Réponse Merci de votre soutien, les amis. Hein, grâce au hashtag euh, La Clim dans le studio, ouais, y euh, La Clim, ça ouais. y est, est ouais. rétabli tout ouais. doucement. On va retrouver goût à la vie. Ouais. Euh, et on va re retrouver l'usage de nos membres. Mais pour le moment, <rire> attention, le réponse à tout de Clément Lacruste. Et on parle avec eux ce matin des colonies de vacances, puisque certains sont impatients et d'autres doutent. Est-ce que vous savez ce que c'est que les colonies de vacances C'est euh, quand les parents ils inscrivent leurs enfants pour qu'ils partent euh, en montagne ou à la campagne pour aller faire des activités. T'as des animes qui te gardent et tu de, de avec tes copains dans des chambres C'est quand je pars avec des copains et des copines en vacances, c'est trop bien et, et ton frère, tu l'as oublié Avec mon frère, oui <rire> Bah moi j'y vais jamais Alors t'imagines ça comment T'imagines que c'est génial ou que c'est pas top Que c'est un enfer C'est trop bien Tu te trompes C'est génial la colonie de vacances Ah oh bah moi je n'aime y pas J'ai y jamais été mais j'imagine ça euh... Et est-ce qu'on fait plus de bêtises quand on est en vacances Avec ses parents ou en colonie de vacances la colonie de vacances Je me suis pas en colonie C'est quoi Un panari, et plus mes deux doigts qui se sont coincés, j'avais de l'herpès. <rire> tu t'es fait ça comment <rire> ben, Je sais pas, mais ce papa il m'a chopé son ah, herpès. Oui. Et euh, il saignait de partout, j'étais en stress, je pleurais. Euh, mon doigt s'était détaché, c'était horrible. Et alors, ça te donne envie d'y aller Encore moins. <rire> le réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. On vous embrasse très très fort. Aujourd'hui c'est la fête de la musique. Ouais On va célébrer ça d'autres façons. On va faire un jeu spécial fête de la musique. Vous nous appelez maintenant au 3916. Dans quelques minutes, je vous offre une PlayStation 4 avec le jeu Uncharted. 4 Bienvenue sur Virgin Radio. Excellent réveil. Mac Postner tout de suite. I took a pill in Aix en Provence. I took a pill in Aix en Provence. The show of EG, I was cool.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 I'm I know I'm falling Aujourd'hui le 21 juin. Un grand merci de nous suivre si nombreux chaque matin. Vous êtes des amours, Laure, Clément, Pauline, oui, et oui, tout oui. le monde est là évidemment et vous aussi au 3916. Je vous ai dit qu'on offrait une PlayStation 4 tout de suite. On a eu plein plein plein d'appels et c'est Farid qui a été tiré au sort. Salut Farid. Salut Camille. Salut toute l'équipe. Salut. T'habites où mon Farid J'habite à Clermont dans l'Oise. D'accord, très bien. Et mon Farid, attention aujourd'hui, faites de la musique. Allez. -y. Que à l'aise. <rire> euh, c'est le principe de la fête de la musique Plein de groupes qui normalement euh, chantent Dans leur garage, qui tout d'un coup sont dans la rue Avec un public, en général sous ta fenêtre oui. Et <rire> font des reprises Un peu approximatives des morceaux Ça va être ça le jeu de ce matin C'est parti Jingle Alors c'est très simple Farid et vous tous qui nous écoutez On va vous présenter Un groupe qui s'appelle les chats perchés ouais, oh. Et ils font des reprises Eux aussi mais alors version reprise Faites de la musique c'est à dire voilà t'as répété deux semaines Et c'est mmh. pas encore euh, de fou mmh. Juste les amis c'est très important Un mmh. peu comme quand on a un animal sur un plateau télé Ne les encouragez pas. Okay. quand ils demandent okay. si ça va, ne répondez pas. Ça peut dégénérer, ils peuvent aller très loin, ouais. se chauffer, faire encore d'autres prises. <rire> okay. T'es prêt mon farid Ok, je suis au top. Particulé. Si tu reconnais au moins deux morceaux, tu repartiras avec la PlayStation 4 et le jeu. Attention, premier extrait des chats Ok, vous êtes prêts Ok, 3-4. pas no when to take me nothing Ah ben c'est ça la fête ah, ouais, de la musique vraiment ça J'avais un groupe moi Ah ouais non. ouais Ça si s'appelait comment Les Digitals. Oh <rires> J'étais chanteur Non! Et non. Si. vous chantiez quoi? Des non, on était 3-4? Trop... Non, on faisait, vachement, on faisait, on faisait des, beaucoup de reprises de Oasis et tout ça, euh, ah, Noir Désir et tout. Tu nous en fais un petit bout? Ah non, mais il bah, faudrait que j'aie mon chanteur. groupe derrière. Ouais. tes parents, ils ont filmé ça ou? Non, non, on chantait au bal du lycée et tout. Waouh! Wow. Ah mais ouais, les amis, mais, je connais ça. Hein, et encore, il les chats perché sont bien meilleurs que nous. Quoi. <rire> Clément! Est-ce qu'on pourrait pas faire revenir le groupe pour, euh, ah, avec, ouais, pour ah, la ouais. dernière? Le groupe a splitté, mon nom. <rire> <rire> On va les retrouver. Non non, non, <rire> non non il y a un enfant. Non non on s'est splitté. Tout fait parce que euh, entre le batteur et le guitariste, ils voulaient tous les deux sortir avec Élise mmh. Et donc euh, c'était la oh, c'était la vedette de la quatrième. Oh, oh, le oh, groupe vont pas C'est notre Yoko Ono, c'est Élise Imbert. <rire> les ne sont pas survécues Farid, est-ce que tu as retrouvé cette première reprise Ce sera notre invité d'ailleurs pour la dernière en direct de Aix-en-Provence, vendredi oui. matin. Alors écoute, c'est grâce à la flûte, je pense que c'est Kum. Eh bien, c'est Kumz. Cool. Et comme ça va être une immense pool party vendredi, hein, pour la dernière, hashtag VirginPoolParty, vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur euh, Facebook. On a ce qui sera là. Et euh, j'ai un autre nom qui s'est confirmé. Ah, ah je vous dis ça avant la fin de l'émission. C'est vrai, vrai, Restez, restez pas loin, pas loin de Virgin. Faites un périmètre de sécurité. Puisque mmh. là, je vous donnerai, voilà, la petite info, l'équipe la découvrira aussi en direct dans mmh. quelques minutes. Clément. Quand tu dis j'ai un nom qui s'est confirmé, c'est un refus Ou c'est un nom. Non, non, drôle, un non mais non, un, non, un oui. C'est drôle. Le oui d'un nom qui s'est confirmé. C'est cool. Laure. Tu sais, nous a pâté, toi, tu sais nous faire rester mmh. hein ah, ouais. alors, <rire> le chalon Farid, mon bichon on y va deuxième extrait donc de notre groupe spécial fête de la musique c'est les chaperchis ça va toujours okay. ça va ça ok and tu peux mettre un peu plus, je te retourne s'il te plaît. Hey yeah. Take a last of right, you so Vous êtes génial <rire> Bah pour toi Farid c'est facile hein. Alors écoute là pour moi c'est au cheerleader leader. C'est une bonne réponse C'est gagné pour toi bravo oh Vous, eh bien je vais te dire Tu repars avec une Playstation 4 Le jeu Uncharted 4 Et je te rajoute l'album de titres C'est un album en deux titres des chats perchés <rires> ah yes. T'es content <rires> C'est le top du top Eh bien ça me fait plaisir mon Farid Je t'embrasse très très fort Merci de nous être fidèles le matin Tout de suite on écoute Sia Cheap Trills Excellent réveil dans le Virgin Tonic Hi this is Sia on Virgin Radio <muché> Czintenik. Come on, come on turn the radio. Sur Virgin Radio plus nombreux chaque matin, on est 1 800 000 Français à se réveiller tous ensemble. Et pour vous remercier de votre fidélité, on a organisé une immense émission vendredi matin, une cool partie à Aix-en-Provence. Vous êtes tous invités où que vous soyez en France. Inscrivez-vous sur le Facebook de l'émission. Je vais aussi vous révéler qui sera notre deuxième invité de cette émission exceptionnelle. Kouns lui, c'est déjà confirmé, girl et c'est ce qu'on écoute dans un instant pour le Poproc Electro. Bougez pas et bienvenue à vous, c'est mardi Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio Rock. La Web Radio 100% Rock. Virgin Radio Rock.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 Géant, c'est l'été chez Géant, la saison idéale pour les balades avec votre compagnon à quatre pattes. Et le moment de profiter de l'offre exclusive sur les biscuits pour chiens Purina Delipack Rolls en paquet de 320 grammes. Le troisième paquet est gratuit tout de suite, soit par 3, 1,27€ le paquet au lieu de 1,90€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Nouveauté. Virgin Radio.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 I gone home. I be dizzy, no. Je nesmiję gone za how że nie jestem mężczyzną, który nie no że Pourquoi jestem je który nie znał, że nie jestem mężczyzną,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 Bon mardi à vous tous, c'est le 21 juin On est en direct, vous l'entendez Pas technique, ça veut dire direct euh, Salut alors à Clément, à Pauline Bonjour. à vous tous qui nous écoutez aussi, très nombreux Je le sais, et eh oui un petit peu avant 7h Il y a des gens qui sont déjà sur le point d'arriver au travail D'autres sont encore sur la route en train d'ouvrir les yeux On pense très très fort à vous les copains, dans un instant, l'actu Okay, ok. Et ouais, dans ouais. un instant La nouvelle question de ouf Celle du jour Vous avez chanté Sur du Jean-Jacques Goldman Et on a compilé ouais. Toutes vos réponses On en fait une chanson Exactement Parce que c'est la fête de la musique Quand la musique est bonne On fera la version exceptionnelle Virgin Tonic Ce sera à découvrir Dans un instant On a un patient Clément le disait C'est la fête de la musique ce soir Oh là là Dans, dans l'équipe dans On a quasiment tous grandi Dans des petits villages Ouais, ouais. ouais. Et c'est vrai que nos petits villages Le jour de la fête de la musique on, on suit toujours les immenses soirées à Paris, à Marseille, à Nice, dans les grandes mmh. villes comme ça. Mais c'est vrai que dans les petits villages comme chez nous, c'est un truc de dingue. C'est que mmh. voilà, le groupe du coin se m'a joué. C'est une vraie fête géniale, Clément. Et puis surtout, moi je sais qu'à Pouzo, je, je sais que je viens d'un petit village, puisqu'elle n'était pas le 21. Elle était euh, par exemple le samedi ou le vendredi, parce que, sais. que ça nous arrangeait. <rire> c'est vrai. puis il y a une buvette. Ouais, bah oui. puis un concours de pétanque. Faites ouais, de la jour. musique, ouais. faites des pompiers, tout ce que tu veux. Il faut qu'il y ait un concours de pétanque. Et puis il y a des scooters et des mobilettes avec les casques pas attachés, les clés encore dessus. Bien sûr. Et avec le guidon, bien sûr ramener comme ça devant ah U pour conduire avec des menottes exactement. on connaît bien sûr Clément et quand t'arrives dans la ville pour savoir si c'est une bonne fête de la musique ou pas il y a un panneau ville fleurie c'est que t'arrives dans un petit village <rire> village fleury oui. village oui. fleury ah, bien sûr euh, oui ouais, exactement oui Lord. et puis t'as toujours un petit groupe de seniors assis euh, soit à côté de la fontaine soit sur un banc sur la place mm. toujours Toujours, toujours, et en général, c'est le député-maire ouais. <rire> Nico du bureau. Ouais, et puis, quand tu es piéton et que tu passes dans la grande rue, forcément, tu peux, tu, tu ne passes pas dans la grande rue sans qu'il y ait quelqu'un qui klaxonne. Ah, mais non, mais toujours, temps, il y a toujours un gars que tu connais qui klaxonne. Non, mais même mieux dans les petits villages que comme moi, j'ai grandi. Tiens, appelez-nous si vous aussi vous avez grandi dans un petit bled ou quoi, mais c'est toujours comme ça. C'est, euh, tu connais tout le monde, c'est à dire, tu passes ta journée en voiture à dire bonjour. Oui, ah, c'est génial. Là, tu connais là, la couleur de la voiture, tu ah, mais c'est Michel ça. Ouais. Ah, ouais. D'ailleurs, très bonne blague. Tiens, vous savez, si vous habitez un petit village comme moi, mm -hmm. vous faites Le coude, vous faites genre, vous dites bonjour, et une fois que le gars vous dit bonjour, vous descendez le, le pare-soleil là. Le... Oh, et il prend un vent, c'est toujours marrant. Bon, ouais, bon. Ça met un peu d'ambiance en vie. Ouais, je... oui. euh, Pauline, et y a au standard. Aussi des affiches des élections présidentielles qui datent d'il y a 10 ans, jaunies avec des petites tags dessus. Votez Pompidou. <rire> et vous savez quoi On lance un hashtag. Ouais. Attention, mmh. musique de lancement de hashtag. <rire> Dans chaque petit village dites nous ce que vous aussi vous retrouvez dans chaque petit village vous qui êtes originaire comme nous moi je viens des Zor il y a 500 habitants donc c'est voilà il n'y a que ça c'est que toujours le maire c'est le boucher ouais. <rire> comment vous l'expliquez ça le maire c'est toujours le boucher Clément et quand t'es plus jeune ta chérie elle est forcément sortie avec un de tes potes avant. Ah, ah, ah, tout ah, le temps ouais. non il y a un autre truc dans les petits villages Toujours. Tiens, hashtag dans chaque petit village. Il ouais. euh, y a toujours un panier de basket pour les, les, les, les cols du coin quoi. Il n'y a jamais de filet au panier. C'est <rire> clair. clair. Pourquoi il n'y a jamais de filet c est c est clair. Pas, Sans déconner, c'est pas sous' c'est filet Pauline au standard. Et y a que là-bas, tu vois les bouteilles de gaz bleues. Tu sais, chacun recharge, va recharger sa vrai. bouteille de gaz. Ouais. Mais vois vrai. pas en ville. Mais j'adore. Mais ça me manque, moi. Ah ah ouais. De dingue. Euh, Sylvain, tu viens d'un petit village ou d'une grande ville Oui, je viens de Veigner, un tout petit village dans le centre. D'accord. Et alors, est-ce que toi aussi, il y a des trucs tu sais que ce n'est que dans les petits villages comme là où on a grandi Alors oui, alors il y a toujours la, la, la rue principale qui s'appelle soit la rue principale, soit la grande rue. Mais ouais. Ou même ouais. parfois, attention, la rue Charles de Gaulle. Ouais. <rire> Bien sûr <Ouais. rire> Mais il n'y a que dans les petits villages, de comme là d'où tu viens, Sylvain, comme là d'où je viens, Ou dans la classe, il y a le fils du prof. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah c'est ah oui. génial, ça. Ouais. Mais oui, Clément. Et le coiffeur, c'est le mardi et le jeudi, parce que les autres jours, elle est dans le bled d'à côté. Mais bien sûr. <rire> mais bien, non, mais c'est vrai. Mais oui. Le curé du coin, il fait la messe dans mes 11 pays à côté. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Il a les clés de 9, de 9 églises. Ouais. Nico, du bureau. il n'y a pas de bibliothèque, mais il y a le bibliobus qui passe. Mais bien sûr. Mais oui. Mais le bibliobus. Oh oui. Tu t'as pas connu, toi, ça, l'or Bah, mais toi tu l'utilisais beaucoup, toi. Non, mais j'ai euh, euh, <rire> y jamais trop lu. Mais le BB c'était un moment génial. Puis il y avait des BD. <rire> hey, ah, oui. Ouais, Ginger sur les réseaux. Nous, la salle de cinéma, c'était un terrain de tennis. Donc tu rentrais, tu payais ta place, tu prenais ta chaise en plastique et t'allais te mettre devant le mur avec le projecteur. Mais non, mais nous, surtout le cinéma, c'était aussi la salle des fêtes. Ouais, c'était ah ouais, ouais, bon une ouais. salle, en fait. Ouais, ouais. Ils avaient mis une salle avec du chauffage euh... et c'est la salle pour faire tout. Mais bien <rire> sûr, Clément. La salle polyvalente. Tu vas voter aussi pour les élections. Mais c'est vrai, ça. Euh, Pauline au standard. Mais la salle des fêtes là-bas, il n'y a rien de mieux rentabilisé à l'année, quoi. C'est-à-dire qu'ils font ouais. tout dedans, mariage, tout. Il y, y a des expos, il suffit qu'il y en ait un qui peigne un peu sur des assiettes, oui. il est exposé <rire> dans, la, dans la salle du coin. <rire> Hélène, qu'est-ce qu'il y a aussi Est-ce que tu es d'un petit village Bah oui si tu nous appelles. Bah oui, je suis de condé sur lune à côté de nos gens de retrouve dans l'Ordre. Eh ben réagissez tous sur les réseaux et toi aussi <rire> Hélène, je, je vais attendre ta réaction. Hashtag dans chaque petit village de quoi. Le truc qu'on ne retrouve que dans les villages, c'est quoi pour toi Hélène Et bien moi en fait dans, dans mon village, toutes les, les portes des maisons sont ouvertes l'été. Avec un rideau devant, pas qu'on voit trop, mais on, on, quand on passe devant, on entend le tour de France en fond. Mais nous, il n'y a mmh. pas de clé chez nous. <rire> mais ouais, ouais, ouais, ouais. Est non, non, ou alors ils sont dans le pot de fleurs à côté de l'entrée. Ouais, ouais, oui, voilà. le ouais. Les gens sont dans les maisons quand même. Hein. Mais les euh, tout... ouvertes. Et vous noterez que tous les petits villages de France sont toujours jumelés avec une ville allemande. Mais oui. <rire> Et oui. C'est pas bizarre C'est toujours bizarre, Nico du bureau. Il y a le café des sports ou le café des amis. C'est ou là, généralement Le café des sports, il est partout. Clément. Il y a le grand panneau avec les résultats de l'équipe locale. Bah, j'adore. Tu il y a le classement et tout. Oh j'adore. Et les amis, je veux parler de ça tout le matin. Okay. Dans chaque petit village, dites-nous ce que vous aussi vous a marqué. Si vous avez grandi comme nous dans un dans un tout petit village, bah Lor, elle fille de dentiste, hein, un bah, petit euh, peu Tu présentes ou quoi moi, Non. Grandi... Je connais bien. Mon père m'avait acheté un village pour mes 13 <rire> <rire> ans. Moi j'ai grandi à passy sur heure monsieur. Oui. À côté d'Evreux, Bah oui, c'est un village. C'est une ville. Euh, non, c'est un village et on habitait dans le, à le Cormier. Le Cormier c'était le village à côté de passy sur oh, D'accord. On appelle ça ouais. en fait un quartier du. De la ville. Mais pas du tout. C'est un village, il y a marqué village fleuri et tout. Un village, c'est mon père qui c'est mon père qui me l'a dit. Des fois on passait avec notre jaguar, on fermait les portes, on a 20 heures Les amis ça, restez avec nous pas. sur Virgin Radio. Coons, Jesus Girl, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro sur l'action, on revient dans deux secondes. Electrochoc, Lyon, J-2. G pop, G -2. G -2. rock electro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 à la Maison-Blanche tenait meeting. Il a été immédiatement interpellé.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 See C'est le réveil à vous tous si vous nous rejoignez tout juste le Virgin Tony qui continue bien sûr 6h9h30. C'est chaque matin avec toute l'équipe qui est là. Oui, oui. Laure Clément uh, la propos yes et puis vous tous derrière votre radio qui êtes si nombreux à nous rejoindre chaque matin. Merci vraiment à vous pour votre fidélité, de parler en bien de l'émission autour de vous. On sent que vous êtes plus nombreux chaque jour. 1 800 mille Français Obama Ouais, ah, Obama non. à être avec nous euh, chaque matin. Ça nous fait tellement plaisir. Laure Clément yes la Bonjour. Yes Donc ils sont là. On est sur du mardi 21. Bien sûr, on vous souhaite bon courage à 7h03. Évidemment, on a plein de choses. Dans l'émission, on a vraiment plein de choses qui arrivent Je vais inviter plein de monde à venir à la dernière avec nous à Aix-en-Provence ouais. euh, C'est inscription complètement gratuite Sur Facebook et dès que je vous rappelle au 3916 C'est gagné pour vous Et pour la personne de votre choix J'ai une belle surprise à vous rêver ah. On le fait maintenant 7h30 les amis Je vous annoncerai euh, Qui sera notre deuxième invité Notre deuxième invité pour cette grande spéciale Aix-en-Provence et vraiment Où que vous soyez en France, on vous invite, tout frais payé, Qu'il y ait au moins 300 personnes avec nous, euh, voilà, de toute la France. On vous rappelle aux 3916 inscriptions sur Facebook. Clément C'est horrible de dire on le fait maintenant et de dire non. Tu oui. tartinais du Nutella et tu disais tu veux une. Ah ben non, tout à l'heure. Et ah qu'elle oui. était prête. Oui. Elle vous était savez ta quoi tartine, là. Mmh, Elle oui. est tout à fait prête, je l'ai là. L'invité sera. Oh L'invité sera. Allez Non, 7h30, les amis, restez avec nous. Oh Ça va être dingue. Non. Ah. Les amis, je peux vous dire, ça va être une ambiance de non fou mais... Oh là là, tout sera en direct, évidemment Sur Virgin Radio, sur virginradio.fr Vous verrez euh, toutes les images Dans un instant, le pop rock électro, bah tiens Il tombe bien celui la Kungs ah. Qui sera notre invité aussi à Aix-en-Provence, voilà ce qu'on va écouter La question de ouf qui arrive aussi dans un instant juste avant, c'est la news la plus importante du matin, comme chaque jour. La news la plus importante du matin. Je suis étude ce matin. Ah, merci. Silent. Les chercheurs anglais ont fait une étude où deux groupes, un qui buvait du café et l'autre un faux café, étaient comparés. C'est-à-dire que tout le monde était persuadé de boire un café, mmh, mais il y a un certain groupe à qui c'était pas du vrai. Les deux groupes bossaient sur la même chose, dormaient le même nombre d'heures, 5 heures par nuit. Là, les chercheurs ont découvert un truc de dingue. Le groupe qui buvait du vrai café était plus attentif, plus appliqué. Les deux premiers jours seulement. Et après, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mm -hmm. oui. Oui. Vu que les autres pensaient boire du café, pas du tout hein. Ils pensaient boire du café, mais ils avaient l'impression d'être à fond. Oui. Et alors qu'en fait, bah, ils, leur cerveau marchait mieux sans café. Bah oui. ah. Donc, ne buvez pas trop de café au travail, mmh. c'est ça mon info mmh. ce matin. Oui, Pauline, au standard. Là, regardez, vous buvez tous du café, non. moi j'en bois pas mmh. et je suis très réveillé si deux fois t'en bois. Oh, Clément, c'est rare. Ah, ce Oh bois. Non. quasiment jamais, jamais de café. Vraiment, à part quand il y mets un peu de calva à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Sinon, jamais. Laure <rire> et moi on boit du café. Ah, bah, enfin, moi sans café, je mets mmh. pas un pied devant l'autre. <rire> c'est Walking Dead, Laure sans café. Elle arrive le matin, c'est <rire> les bras devant. Oui, Pauline. Et non, mais en fait, le thé réveille autant. Que le café par exemple Donc moi je bois beaucoup de thé Je suis au, au, aussi réveillé que vous Qui dit hein. ça Qui dit ça D'où tu sors cette étude Et ben c'est ma mère ouais. C'est une étude de ma mère ouais, Et ta, ta, ta, ta mère elle est chercheuse au CNRS ouais. Et ben elle bosse Tous Elle fait gens. quoi dans la vie de ta mère Elle est artiste-peintre artiste-peintre C'est des études ça et Bien sûr On fait pas d'études ça Arrête la peau Ben non Clément bah, Rien ne vaut la vodka C'est Dieu qui les aime <rire> Les amis restez avec nous tout de suite C'est La Question de S La Question de Ouf Tous les jours, vous laissez vos messages sur notre répondeur, évidemment. Et on les écoute chaque matin. On chante ce matin, non Bah Oui, c'est la fête de la musique. On chante du Goldman. Ouais Tous les matins, il y a une On peut le blues en vrai, en musique, Camille, combat et toute la crise. Et quand je me casse, je voyage toujours en fraude. Des chants de <rire> dans ma mémoire. Pas bon, notre blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop cool, quand je trop tard, c'est un recours pour une autre histoire Quand la musique est bonne, bonne, bonne, bonne. Quand la musique donne, donne, donne, donne. Quand ma télé déconne, conne, conne. Quand la musique sonne, donne, sonne, tombe. Quand elle s'expare, quand, quand elle guide l'étape, quand elle guide mes pâles. Question de <rire> F <œuf. rire> Merci les amis Et vous savez quoi J'ai envie de vous inviter pour Aix-en-Provence tout de suite Pour la grande dernière, la Virgin Pool Party euh, Tout de suite on vous rappelle au 39 16. Vous qui êtes inscrit sur Facebook Et ça veut dire que là, le temps d'écouter Kungs Qui sera notre invité, je vous dirai là Dans deux minutes à peine, qui sera notre autre invité okay. Pour cette grande dernière de la saison Restez là, vous êtes en direct sur Virgin Radio Et un grand merci encore de nous avoir choisis Salut c'est Kungs dans Virgin Tonic Virgin Et à vous tous 7h10 c'est le virgin tonic virgin tonic et virgin tonic on est rentré dans notre dernière semaine euh, voilà on va être en direct avec vous jusqu'à vendredi euh, et on est voilà on est très heureux d'être là vous le savez chaque matin avec toute l'équipe mais oui. là voilà on rentre dans la dernière semaine vendredi c'est terminé et donc on veut absolument faire une grande fête oui. ce qu'on voulait c'était pas aller au bout du monde on voulait aller dans un endroit où on peut tous vous accueillir vous inviter de toute la france c'est ça le plus important on sera à minima a minima a minima 300 personnes dans cette villa On a loué une immense villa à Aix-en-Provence Avec la piscine, avec tout ça On va faire l'émission en direct bien sûr Puis après on passera toute la journée ensemble On vous a déjà révélé y plein de surprises Sachez que Coombs sera notre invité, bien ouais. sûr numéro un dans le monde entier. Il sera là avec nous. On aura rien à voir, hein, la merguez la plus grande au monde, wow. plus de 15 mètres. <rire> on aura du saut à l'élastique, ouais. euh, un immense saut à l'élastique, un immense. Il ouais. y a plein de choses Alors, dans on cette émission. de la merguez d'ailleurs. <rire> on fera sauter la merguez. <rire> Attention. Et il y a un autre invité. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est même des invités ah. Ah. qui répondent présents. Parce qu'on veut vraiment euh, voilà, faire la fête une dernière fois avec vous et vous tous hein, qui aussi avez du boulot, qui pourraient pas être là et qui nous écouteraient à la radio. On est très heureux puisqu'ils seront là aussi. Écoutez ça. Les synapses oh, Génial. Oh là là, les amis. Les Synapsons. Wiki Wiki, ça va mixer pour ta piscine Vous imaginez, Synapson Cooks, c'est quand même pensent que j'ai pas quoi. Moi, au, au nouveau Mexique, en Russie, au Japon, pour mixer, et ils seront là, au bord de notre piscine, à Aix-en-Provence. On va passer une matinée fantastique, et on vous invite donc de toute la France. Je vous l'ai dit. Il y a Jessica qui est avec nous. Bonjour, Jessica. Salut l'équipe. Salut. Salut. Comment tu vas, Jess? Bah écoute, ça va super bien, et vous Eh bah super, ma chérie, tu veux venir avec nous pour la dernière Alors c'est la Virgin Pool Party, vous pouvez vous inscrire bien sûr sur le Facebook. T'as envie de venir avec nous Non mais attends, mais carrément quoi, c'est quoi cette question Ok, <rire> on te garde une place, on te garde un transat. Super. génial. Et en plus j'ai une bonne nouvelle, t'es célibataire ou tu viens avec qui Jessica Non, j'ai un chéri. Mais tu viens avec lui Bah oui, écoute, ce serait pas mal, ouais Non mais parce que, alors, il faudra surtout qu'il soit pas jaloux Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'arrière-pensée là-derrière Mais ma petite Jessica, sache que Clément Pendant tout un été a été crémeur Oui, oh, c'est vrai, vrai. C'est vrai ou pas Oui, ça c'est vrai C'était sur la plage Au sable, sable de l'autre donc en fait, le métier Le métier, c'est crémeur, le meilleur métier du monde Les gens te font eh", « et tu dois leur mettre de la crème Malheur voilà. et, et tu peux choisir les gens Euh, non, c'est ce qu'on ont envie. Ah mais non, mais après, tu peux. C'est en équipe, donc tu peux dire à un collègue Vas-y, occupe-toi de monsieur. De... <rire> de monsieur ou madame, je sais pas. Ouais, <rire> vas-y. Ouais, et toi, tu, tu peux prendre les jouets Eh ben, écoute, Jessica, non, mais ça, c'est pour nous l'après-midi, hein. Ah. Ah. Clément, qui a été crémeur, on compte sur toi pour crémer tout le monde l'après-midi a ah, pas ah. De ah. Bien, soleil. Plus de 30 degrés attendus avec en provence ouais. et grand soleil, ouais. là. Il a été crémeur et en plus il masse hyper bien donc mmh, imagine ouais. une, des, des deux. Ok, mmh. ouais, dire, tu, viens sans, oui. tu viens sans juju toi non ah. Sans juju ah ouais. <rire> <rire> Eh bah dis donc Ah non, mais euh, en tout an, ouais, ouais, bien tout honneur Il est pas sûr. chasseur quand même, mais bon, faites attention <rire> euh, Sébastien est là aussi, salut Sébastien Salut Camille, salut les copains Sébastien, salut. tu viens d'où mon poteau De Montpellier Montpellier, eh ben t'es invité aussi. Voilà, ça te fera un petit trajet. On te paye le transport, l'hébergement. Tu viens avec nous faire la fête vendredi matin, donc le 24, hein, en direct oh, pour la dernière de l'année. T'es content? Ah ouais, je suis trop content, j'en rêvais, j'suis, j'suis je te jure. Je vais être mérite. crémé. <rire> <rire> T'aimes la merguez, Sébastien Ouais, je veux voir l'or sur le soir élastique aussi. Ah, ah bah oui, ah. Ah. pour l'instant c'est l'or qui a été tiré au sort, on verra tout ça. Mais je sais pas si on va pas remettre à zéro et faire Allez, un grand jeu le matin. Non, non, non. Remet à zéro, remets à zéro. Celui qui veut, il y va. Non, oh non, non, bah non. Celui <rire> qui veut, il y va. Tu sais non, quoi, L'or, je t'aime tellement ouais. que je t'enlève du soir élastique. <rire> on refer... Non, non. Quoi en revanche, attention. Quoi on refait une compète tous ensemble le matin même. Ouais, okay. Et celui qui perd, il va au sol élastique. Ok. Ok. D'accord. On va se. Alors, hey, je te fais un cadeau de toute façon, là. façon à à ah j'ai oui. rien à perdre. Mais t'as rien à gagner. Hein. Non. <rire> je te rassure. Réjane est là aussi. Bonjour. Coucou. Salut ma chérie. Salut. Tu viens d'où? Colmar. Colmar. Colmar, c'est invité. Hop, ça vient. Allez. Ça. le train. Ça vient. avec en provence Ça vient faire la fête avec nous. D'accord, ma chérie? Super. Tu viens avec la personne de ton choix? Ok, avec ma meilleure amie, ouais. Ok, ah, bah viens ouais. avec ta meilleure cop, super. <rire> tu seras la bienvenue, ma belle. Euh, Allez-vous aussi, inscrivez-vous sur Facebook. On n'a même pas assez de temps de toutes l'émission. pour pour inviter tout le monde, on vous invite aussi euh, comme ça, mais on essaie de passer le maximum de monde sur l'antenne pour vous remercier d'être avec nous depuis euh, bientôt deux ans. On va aussi vous payer votre loyer. Loyer au 712-13 par SMS. Encore un cadeau en exclu, Virgin, Tony. On écoutera les 21 Pilots juste après pour vous inscrire pour le loyer. Loyer au 712-13 par SMS. Excellent bébé.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 Géant. C'est l'été chez Géant. Faites-le plein de fraîcheur et d'énergie avec l'offre exclusive sur le Lipton Ice Tea Liptonic en bouteille d'un litre cinq. La troisième bouteille est gratuite tout de suite, soit par trois, la bouteille à 1,05€ au lieu de 1,58€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Maman, tu me racontes oh. une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. Oh. je quoi C'est un pneu assuré trois ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année.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 Combat, elle paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et toujours de la pluie ce mardi sur les régions du nord, de la Bretagne, l'Alsace en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne, des éclaircies sur le centre du pays, du soleil sur le sud, de la côte Aquitaine et la côte d'Azur. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Deauville, 17 à Cherbourg, 19 à Brest, 20 du côté de Lille, Beauvais, Nancy et Strasbourg, 21 degrés à Paris, Rennes, Nantes et La Rochelle, 22 à Chambéry, 24 à Limoges, 25 à Bordeaux, Lyon et Marseille, 26 à Biarritz et à Perpignan, la maximale 30 degrés du côté de Montpellier. Bon réveil, tout de suite, c'est Virgin phonique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 Jack Cassius Nervous Greg Boss Bob Sinclair Ooms Menace Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr Réseau FNAC et France Billet bon Sommers. Sommers. Le 5 juillet à la Tour Eiffel Avec Virgin Radio En association avec Pure Break, mitf 1 et Direct Matin Est-il fidèle Envoyez proche PROCHE au 7 2021 Et découvrez s'il est sincère avec vous Envoyez proche au 7 2021 365 centimes puis prix SMS Virgin Radio TV Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés La playlist Pop. Pop. Pop. Oh, électro. Electro oh. Image Salut C'est Imagine Dragons, salut c'est Julien Doré Salut c'est David Guetta Hey guys, c'est Bruno Mars Make sure to watch me live on Virgin Radio TV Virgin. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV Chaîne 67 de votre Freebox Sur Dailymotion Et sur Virgin Radio.fr Virgin Radio Notre nouvelle chaîne 100% musique 100% musique Virgin Radio TV Virgin Radio TV, Radio TV. TV. Oh, Electro. Tous les matins à 7h20 Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Dominique Beaucoup de courage à vous tous qui ouvrez les yeux Pensez particulière à tous les futurs bacheliers Tous ceux qui passent des examens parce que vendredi prochain On parle beaucoup de la Virginie pour le parti, Ce sera aussi le jour des brevets oui. des collèges oui, euh, oui. Donc voilà, courage à tous les collégiens Ce matin c'est sciences pour les ES L, pour, L et physique chimie pour les S Et cet après midi LV2 pour les ES Les L et les S, courage à vous tous Courage aux parents qui sont euh, sans doute plus stressés Encore euh, que les futurs bacheliers Et pour vous remercier de votre fidélité Vous le savez, toutes les heures on vous paye votre loyer C'est à 6h20, à 7h20, à 8h20 et à 9h25. Restez avec nous. Le SMS, c'est loyer au 7-12-13. C'est le seul moyen pour vous inscrire. Il y a plein d'arnaques en ce moment sur Facebook. Des gens qui, avec des faux comptes Facebook, de Clément, de moi, de Virginie Tony qui essaient de vous faire inscrire pour le loyer, vous demandent de l'argent. C'est complètement faux. Le seul moyen, c'est le loyer au 7-12-13, Clément. Non, non, moi, c'est pas un faux compte. Je sais pas. Euh... Ah, Il ah, non, non, fond... y en a plein en ce moment. Méfiez-vous. Méfiez-vous, vraiment. On appelle tout de suite deuxième tirage au sort, c'est Emma qui a gagné son loyer il y a une heure, on l'embrasse encore. C'est parti. Allô Allô Oui Bonjour qui est là Euh c'est moi. C'est bon. bon. vous. D'accord. Génial. Merci. Est-ce qu'elle a un prénom, celle-ci Est-ce qu'elle peut décliner son identité, montrer patte blanche Anne. Anne. Anne, je suis ravi de t'entendre. J'ai une question pour toi. Bah, moi aussi, je m'entends. Euh. Anne, quelle est la seule radio qui paye ton loyer Non euh Oula, yeah. <laughs> La... yeah. Virgin hey, oui. yeah. oh, <laughs> Oh, oh, non, non. From, go, oh, non. Voilà, ça c'est festif, <rire> vous savez pas ce qui est jeunes Vous savez pas ce qu'ils aiment les jeunes, oui, mais, les jeunes ils, ils aiment ça dire, mais Elle va me dire, non c'est pas vrai Et si c'est vrai, Anne, tu peux danser de la country avec nous Puisque oh, là, tu viens là, là, là. de gagner ah, ton non, loyer J'ai plus de jambes, je suis trop émue ah, Bah écoute ma chérie, je suis ravie oh. si en plus ça te fait plaisir ah, Ça fait tellement longtemps, que j'essaye Ah tu t'es souvent inscrit Ah ouais, je me suis inscrite. Euh, ouais, j'ai tout mes. À chaque fois, j'ai mon, mon petit forfait qui y passe à chaque fois. En plus, je déménage, donc ça tombe bien. Eh ben très Et bien. Eh bon, on prend... Parce que j'y arrive plus, mon pauvre monsieur. Oh mince. Et alors, t'as un loyer de combien J'ai un loyer de 9 euros. Eh ben très bien. Bah, tu sache, ma chérie, qu'on va se faire un grand plaisir de te l'offrir. Oh, on va te faire un chèque tout de suite. Alors wow. oui, il y a des gens hyper persévèrent beaucoup. Je le sais. Il vous reste une semaine. Voilà. Vendredi matin, je précise. un de parti, on fera ah bah, là, aussi là, le loyer. Là, il fait pas beau, mais euh, là, là, la journée, elle est ensoleillée. Là. C'est <rire> simple, là, maintenant, là, maintenant que tu es notre gagnante de 7h20, il ah nous oui. reste exactement. 14 rendez-vous avec le loyer. Oh bah ouais. Oui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je me disais, ah non, ah non. On aura 14 gagnants d'ici oh la là fin là, là, là. de l'année et tu en fais partie, Anne. On est ah ravis de te faire le chèque, t'habites ah où bah, Génial, merci. Vraiment, ça va tomber à pic. Euh, ça va être... Euh, je ne pas en vacances mais ça va être quand même des vacances dans ma tête. Ah bah, très bien, tu vas pouvoir te faire un petit plaisir. Tu viens d'où ma petite Anne À Rennes. Je suis à Rennes dans cette belle ville de Rennes avec toutes ces manifestations. Il euh. ah y en a dans toutes les villes en ce moment. Oui, ouais, ouais, ouais, mais là, c'est chaud. Quoi. Ah bah, <rire> pas qu'à Rennes, on est venu à Rennes, c'est une très très belle ville. Et tu fais quoi oui, dans la bah vie Oui, j'avais vu, ouais. Je pas. Il y avait trop de monde, il n'y avait pas cette place, mais. Il y avait, place, mais... ah, y avait du monde. Aux il y avait du monde partout dans la rue. De ah, partout, ouais. il y avait Mika avec nous. aussi. Ouais, je ouais. Ouais. Vous, bloquiez, vous bloquiez les quais, mais je me souviens. Ouais, ouais, ouais. ça c'est pas, c'est pas. <rire> C'était peut-être pas rappelé. Ouais. On a eu des petits soucis avec ça. C'est euh, pas, pas la même manifestation. Mais... Tu, tu fais quoi dans la vie oh, bah, je suis fonctionnaire. Euh, je travaille pour les monuments historiques. Et ben très bien. on est ravi de te faire le chèque et de t'envoyer. Ma reine, ma petite Anne, d'accord Super, merci à vous. Je vous oh, embrasse. Bisous. Ben, bisous, ma chérie Billor J'ai une, une presque étude. Journée. Une presque étude, c'est-à-dire ouais. De nos deux prénoms des deux gagnantes de ce matin, c'est presque mmh. l'anagramme. Anne est presque l'anagramme de Emma. C'est ah, oui. bon, hyper ouais. pas intéressant. Ouais, ça. mais je, je, je me suis dit justement, peut-être <rire> de temps en temps, il y a des infos pas intéressante Ça peut, tu vois Ah oui, il y a peut-être euh, quelque chose aujourd'hui. Il ouais. ouais. <rire> eh y a peut-être quelque chose avec beaucoup de chance. À... À, à, aux autres participants Et puis je regrette quand même d'avoir pris leur place Parce que je ah, sais qu'il y a des gens qui attendent oh non, euh... mais Je sais mais ma chérie on s'excuse à chaque fois Pour ceux qui sont inscrits qu'on peut pas eu la chance bah de tirer ouais, au sort ouais, Mais si y t'as envoyé y plein de SMS écoute C'était ouais. ton jour de ah chance ouais. ma belle On est ravis que ça te sourit enfin Et puis t'inquiète pas il nous reste 14 gagnants à passer sur l'antenne Oui Clément Il y a une heure, leur autre info de dingue Elle habitait de Noirmoutier la gagnante <rire> Si on enlève 5 lettres, qu'on en rajoute 3, qu'on mélange On obtient Rennes Il y a une étude ah à faire Il y a une étude Les amis 21 pilots uh, stressed out voilà ce qu'on écoute tout de suite excellent réveil sur Virgin Hey this is 21 pilots on Virgin Tonic G G G G oh.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 I'm done.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 Star. Excellent réveil à vous tous, 7h28. Vous êtes dans le Virgin Tonic mardi 21 juin. Courage à ceux qui ouvrent les yeux, courage à ceux qui sont déjà au travail, sur la route aussi. Oui oui. Très nombreux dans les transports, on pense très très fort à vous, on est en plein euro en ce moment. Alors, nous, on n'est pas la radio officielle de l'euro, on n'en parle pas énormément. C'est la musique officielle de l'Euro, ouais. j'adore ouais. oh, oh, oh, oh. Et je voudrais remercier les copains de chez KIA Je le dis souvent Mais ils sont très gentils Parce qu'ils nous envoient plein d'infos euh, Parce qu'ils font plein de sondages autour de l'Euro Et euh, ouais. KIA ouais. qui sont partenaires ouais. de l'Euro Et ils nous les envoient Ça nous fait euh, très plaisir Ça nous mâche le travail ouais. comme on dit. Et là par exemple J'ai parmi les françaises Celles qui regardent le foot Celles qui s'intéressent à l'Euro Et celles mm -hmm. qui ne s'y intéressent pas mm -hmm. Si demain elle pouvait passer Une journée en voiture En gros une journée euh, de 9h à 9h, euh, voilà, une journée à passer en voiture, à traîner avec un des joueurs des Bleus. Mm -hmm. Je sais qui sort numéro 1 chez les Françaises. Ah. Bah, oui. bah, D'abord je vais demander Pauline, tiens, avec qui tu pourrais passer une journée, euh, voilà, une journée de détente parmi les joueurs des Bleus, lequel t'aimerais le faire Mais moi rencontrer. maintenant que j'ai regardé c'est Pogba. Ah, Paul Pogba Mais je sais pas pourquoi je l'adore lui. Il est bien. Hein. Il a l'air sympa en plus. Mais il est oh. bien. Capillairement, il est Ouais ah, Il s'amuse, il s'en fout. Il s'en fout quoi, Et il puis non, classe. mais il court, mmh. il court, il court, il court. Ah bah il court, c'est le principe. Ah, bah, ouais, mais là vous êtes en voiture, hein, donc ouais. euh, il peut courir à côté. Mais sinon, le euh, principe c'est que vous êtes ensemble. Euh, Ginger, ce serait qui toi Moi je pense que ce serait Payette parce que c'est quand même le héros euh, de, de l'Euro euh, niveau équipe de France en ce moment. Et je crois que j'aimerais bien savoir ce que ça fait de marquer autant de buts en fait. Et voilà, juste pour qu'il me raconte ça toute la journée. Bah écoute, euh, viens à l'Urban foot avec Clément et avec ouais le pas avec moi tu verras ce que ça fait que de marquer des buts Laure euh, <rire> tu dois passer une journée avec des joueurs des bleus ce serait qui ça marche pour les anciens bleus ou pas euh, moi je choisis euh, euh, choisi Zidane, euh, Zidane. Euh, Dominique Rocheteau <rire> Jean-Michel Larquet <rire> Basile non non moi je choisis Zidane parce que sa voix m'apaise donc si je dois passer la journée ouais, avec lui et en euh, voiture euh, il me parle comme ça, et bah, ça... Euh, je comprends complètement parce voilà. que c'est vrai que le match on a tout donné que, voilà pas de, y pas de stress pas de stress il y a pas de <rire> C'est pas vois, mal non pas ah, Clément avec qui tu passerais une journée parmi les joueurs des bleus Moi je pense que Gignac. Gignac, je pense ah, qu'il ouais. est pour délire, il vit ouais. au Mexique. T'es venu chez moi, je vais chez toi, on s'arrange pour les vacances. Moi, tu veux déjà y aller au Mexique chez ouais, lui en fait. <rire> eh bien sachez que c'est. Pourtant vous passez à côté les filles. C'est le plus beau gosse de toute l'équipe ah, ouais. de France, c'est Olivier Giroud. Ah oui. Ah Je vois pas la tête ah, du bah, alors, Ah bah montrez alors Olivier Giroud il est. C'est vraiment un beau gosse. C'est un très beau gosse oui Clément. Selon une étude que j'ai faite sur mes copines, Giroud plaît au trentenaire. Et euh, quand on a 20 ans, c'est Griezmann. Ah sur oui, Griezmann petit aussi petit, euh, beau gosse ouais. de l'équipe. Ah, les deux focus, mais pas les mêmes générations. Eh ouais, ouais, ouais. Personne euh, prend Ribéry Non. Sélectionné. C'est vrai. Ouais. Euh, les amis, j'allais faire une blague que je peux pas faire. Je la garde non, non, par deux non, non, vers moi. Merci à vous. 7h31, les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. On va écouter euh, Julien Doré euh, tout de suite pour le pop rock électro le temps de faire juste un petit point euh, sur la cul. Bienvenue chez nous, c'est le Virgin Tonique et vous êtes euh, d'ailleurs ici chez vous tous les matins, 6h9h30.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 en alternance ou en stage rémunéré britannique de 19 ans interpellé aux états unis pour avoir tenté de tuer Donald Trump. Il a été arrêté samedi dans un casino de Las Vegas où le milliardaire tenait Meeting. Le suspect a essayé de s'emparer de l'arme d'un policier avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Les iPhone 6 et 6 Plus d'Apple pourraient être interdits en Chine. La marque à la pomme est accusée de plagiat avec ses smartphones copie conformes au modèle censé de Shenzhen Bali. Le futur iPhone 7 pourrait aussi être concerné avec un design toujours très proche. Un coup dur pour Apple qui souhaite faire de la Chine sont tout premier marché. L'Euro 2016, la présence surprise de l'ultranationaliste Alexandre Spekrin dans les tribunes du stade de Toulouse n'aura pas suffi. La Russie s'est fait éliminer hier soir. Battu 3-0 par le Pays de Galles qui file en huitième de finale. Qualification aussi de l'Angleterre sur un 0-0 partout contre la Slovaquie. L'Allemagne tentera aujourd'hui de décrocher son billet contre l'Irlande du Nord. Tandis que le match Ukraine-Pologne classé à risque se jouera à Marseille. Et aussi Croatie-Espagne et République tchèque-Turquie. Voilà pour l'actu. Tout de suite vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil avec nous. 6 h 7h34, excellent réveil à vous tous où que vous soyez en France, quel que soit le début de votre journée, peut-être déjà au travail, d'autres sont encore dans les transports. On a aussi euh, plein de collégiens, de lycéens qui nous écoutent. Beaucoup de courage à vous tous, les amis. Bientôt les vacances. On vous souhaite en tout cas une belle matinée. Il y a l'or, il y a le yes, Il y a la popo du standard. Et beaucoup de courage. En plus, vous n'avez pas beaucoup dormir. Faites de la musique aujourd'hui. Oui. En général, il y a toujours un groupe qui reprend mal du Nirvana sous oui. votre <rire> fenêtre. Donc, euh, beaucoup de courage à vous tous, les copains. Et le 39-16, vous tombez directement sur Pauline. Et vous pouvez repartir dans un instant On va jouer avec vous Avec un très beau cadeau On est heureux On vous l'offre depuis lundi des séjours pour 4 personnes à Disneyland Paris tout frais payé accès à tous les parcs plus vous pourrez accéder à une soirée géniale avec les plus grands DJ le Summer Break Party on vous en reparle dans deux secondes mais quoi qu'il arrive voilà, vous allez tout frais payé on s'occupe voilà, de la restauration de l'hébergement n'hésitez pas donc à vous inscrire on joue dans 2 minutes Julien Doré qui arrive pour le Pop Rock électro. mais à 7h35 Laure qu'est-ce qui se passe Ouais un petit réponse à tout Bah non bah si t'as pas envie on le fait pas <rire> ouais, J'ai super envie T'as envie bah Alors vends-le bien euh, ah. à nous Ah, okay, Annonce-nous, Clément, à l'américaine À l'américaine Ouais Ok, so en, en anglais ou en français bah bah, À l'américaine, en américaine, fait okay. il par, je, je, es déjà allé aux états unis Il parle non, beaucoup mais, anglais Je préfère à la façon américaine Mais en français Non, non Façon américaine en anglais Ok euh, Bon, non, mais réponse à tout En anglais, c'est intraduisible ah, eh Lance-toi Ok, je non, je je non, le sens pas D'accord, <rire> ok uh, Welcome on Virgin Radio And now we're gonna, we're gonna Answer of everything oh, ouais. Ok, non? answer of everything On aurait dû dire Now it's Clément Linclus For le réponse à tout ouais, Ah oui. voilà, ça c'est bien à la eh ben voilà, bah, Donc bah merci. à la française Bah à la française finalement, ouais, c'est vrai, <rire> vrai. Réponse à tout Parce qu'on la réponse à tout. So every day I take my shoes, I go in the street and uh, I uh, play joke with child and I say, tu sais ce que c'est qu'un régime? <laughs> c'est quoi un régime? Un régime c'est quand t'arrêtes de manger euh, pour maigrir, mais c'est pas bien quand t'es déjà très maigre. Parce qu'après tu deviens moche et tu vas perdre à... aucun mari et tu seras moche. et ben moi j'ai déjà y vu un garçon qui avait que la peau des côtes et on pouvait mettre sa tête dans son ventre, mais ses code. Si t'étais comme ça avant, genre.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 Es comme mon papa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon régime Qu'est-ce qu'il faut manger faut, plus faut manger des légumes, 7 vitamines par jour. Moi, c'est pas drôle parce que je préfère manger des... 5 fruits, 5 légumes et des et pas de hamburgers pendant 3 mois. Et pas de coca, pas de boisson sucrée. Oh non, ça je pourrais jamais arrêter. Et pas de frites, que de l'eau. Que des fruits et que des produits laitiers et que des produits qui sont bons pour le corps. Le réponse à tout. Parce... Merci les enfants pour vos réponses tous les matins 7h37 préparez-vous l'équipe quelqu'un oui. va vous affronter c'est le passe à ton voisin qui arrive repartir oui. va... avec vos passes pour Disneyland Paris avant tout ça un peu de tendresse Julien Doré Paris Seychelles sur Virgin Radio excellent réveil Salut c'est Julien Doré dans Virgin Tonic Chasny i Melchior, Paris s'échelle, découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, Lucre Serene, nous s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose, Sur nos ronces là. The sun s'endort Sur ses gels Le sable et l'aurore Fleurs de sel Attends-moi, je sors De l'île au cerne L'orage et de l'or Pour cette perdre I need you so I won't let you go I need you so I need you so i won't let you go oh, oh. Souffrir la mort Pour te plaire Défendre notre torts Et puis se taire Le désir encore Pour l'hiver Un chaos d'efforts Sur Saint-Hilaire On s'était dit des choses Que l'on ne tiendra pas Le temps que l'on se pose Sur nos lauriers maillards On s'était dit des choses Sur nos là oh, J'adore ce morceau. A la fin, c'était moi. Ah, ah, ouais. Incroyable. Ah, ouais, c'est, y un truc, ah, ouais. hein. Moi, je suis bariton, quoi. Si je peux faire plaisir aux gens, 8h20, soyez les bienvenus sur Virgin Radio, bien sûr. Est-ce qu'elle est moelleuse, l'équipe Bienvenue sur Virgin Radio. Ici, c'est vraiment l'équipe la plus moelleuse. Faites le tour des vents des faibles. des équipes un petit peu polissonnes, des équipes un petit peu sa à gratter, un petit peu rage Ici, c'est vraiment ce côté moelleux que vous trouverez chaque matin sur Virgin Radio. bien sûr, qui est moelleuse. Ah oui, je suis moelleux. Clément, ça va. Clément aussi qui est moelleux. Bien sûr, je suis moelleux. Désolée. Désolée. Désolée. alors il y a Alexandre qui est avec nous au 39 -6. je vous souhaite encore un bon il va vraiment plein de moellosités. Mais Alexandre qui est avec nous au téléphone, bonjour Alexandre ah, Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe Bonjour ah, viens Alexandre, d'où qui vient Alexandre euh, je viens d'Epervent, un petit village en dessous de Chalon-sur-Saône, -des Un petit village en dessous de Chalon-sur-Saône, c'est ça Oui c'est ça, c'est tout à fait ça, oui. Voilà Chalon-sur-Saône, euh, bien sûr. Euh, Dis-moi mon petit Alexandre, tu fais quoi dans la vie Euh, je suis infirmier. Infirieux, c'est moelleux ça, infirmier non oh, Oui, c'est oui, tout moelleux, oui. C'est un métier moelleux ça. Attention Alexandre, il va falloir que tu bats toute cette équipe dans une ambiance moelleuse évidemment. Euh, ouais. Il va falloir que tu bats toute cette équipe. ou oh, passe à ton voisin, j'explique je les règles et j'arrête cette voix dans une seconde. Oh c'est quand même. oui, oh Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Oh oui, oh Passe à ton voisin, c'est simple. Un thème, mon bichon, mon petit Alexandre pour repartir avec tes frais payées pour Disneyland Paris Un thème. Tu ne le connais pas, je peux te le jurer l'équipe non plus, il n'y a que moi qui l'ai devant moi Chacun votre tour, vous allez devoir me donner bien sûr une bonne réponse En cas de mauvaise réponse, en cas de délai supérieur à 5 secondes Vous serez éliminé, il ne doit en rester qu'un comme l'Highlander Et le grand gagnant, si c'est toi Alexandre, repartira ouais. avec ses passes pour Disney, d'accord Ah là, je suis chaud, je suis bon là Est-ce que tu veux commencer ou terminer le cercle je prends la main. Tu prends la main, wow. j'aime ça, j'aime ton audace. Donc ce sera Alexandre, Laure, Clément, Pauline. Alexandre, Laure, Clément, Pauline. Alexandre, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Alexandre. Ouais. Cite-moi, ce sera le thème de ce matin. Un animal qu'on peut monter, Alexandre. Un cheval. Eh, bonne réponse. Laure. Un âne. On accepte, Clément. Un éléphant. On accepte, Pauline. Un hippopotame. On accepte, Alexandre. Un chameau. On accepte. Un Lors. mulet. C'est comme un âne en fait C'est dans la même famille que les... ouais. Ah bah si On ah peut ouais. totalement le monter Je te le prouve Ouais ouais Je te ramène un mulet tout de suite Ah ouais Un gars avec une coupe <rire> On y va Clément Un dromadaire On l'a dit très un chien Très bien Très euh, bien Pauline Un chien Un grand chien Non mais On ouais, ne pas les chiens mais si on peut. Oh. Non c'est pas bon pour leur dos Ouais je sais eh ben... <rire> Non elle se bat pas du tout Ouais je sais, Non mais pas parce pas. que je veux pas leur faire mal donc. Non non non, non. Ah ouais. On ne monte pas les chiens Il reste Alexandre Laure Clément-Alexandre, 5 secondes, un animal qu'on peut monter. Un Shetland. Un comment Un Shetland. C'est un cheval. Un cheval. un cheval, ouais. Ah, je te l'accepte parce que je t'aime beaucoup, mmh. on va pas donner toutes Là, les races de chevaux. Sinon okay. on ne s'en sort pas, mais on a 10 cheval maintenant, mais comme je t'aime beaucoup, je l'accepte. Laure. Une autruche. Non, on ne demande pas. Ouais, J'ai cru voir dans certains ouais. pays qu'il y a des courses d'autruches. Ouais. Oui, mais pas une personne C'est vrai, elle a raison. Je ouais. crois. Hein. Ouais. Mais non, les gens ne sont pas dessus dans les courses d'autruches. Bah bah alors, euh... ils sont où hein bah ils regarde... à, euh, si, hein, mais euh... si, si, je crois que si. Hein. Ah, poses, si, on a les vidéos. Ouais. Laure a raison. Ah, ouais. Ok, c'est validé ah, ok. C'est validé pour Laure. On continue, Clément. Un lama, mais c'est déconseillé parce que c'est très nerveux. Mm -hmm. On peut monter un lama, bien sûr que ça se monte, évidemment. Attention, les Sherpas montent des lamas, euh, oui. bien sûr. Attention, Alexandre. Un lion. Un lion Ouais. <rire> bon. On est sûr ouais. de ça ouais. Oh, bah, je pense qu'on peut tenir dessus, ouais. Alexandre, regarde-moi dans les yeux. T'es pas en train d'essayer de me la faire à l'envers Ah euh, jamais. Alexandre, <rire> sois de bonne foi. Euh, non, non, je te jure, c'est vrai. J'ai vu ça une fois. Hein. Ah oui <rire> Ouais, ouais, si, j'ai vu aussi. Je crois, euh... Non. Mm. Alexandre, je suis désolé, c'est perdu, mais tout n'est pas perdu. Il va falloir maintenant que tu paries sur un des deux finalistes. qui est pour la première fois en finale, je crois. <rire> une des premières. Une ouais. des premières. Et Clément, tu paries sur ton poulain, si c'est celui... Eh, hey, poulain, hey, si c'est ouais, celui euh, qui gagne. Ah ouais, poulain. Euh, eh bien, il t'offrira le cadeau. Clément. Tu paries sur... Clément. J'aurais fait le en même choix. Pression. Attention, un animal qu'on peut monter, l'or. Le taureau. Ah oui, Clément. J'allais dire une vache. Ça, marche, ça aussi. marche aussi. Bah, ça marche. L'or. Euh, un double poney. Un, peu comme un, bah, le... un homme. Un double poney, c'est quoi C'est poney, poney, run, run Non, c'est entre. <rire> c'est entre le poney et le cheval. C'est vraiment beaucoup plus petit qu'un cheval et beaucoup non, plus grand qu'un poney. Non, mais non, je peux pas l'accepter. Ça, ça existe, mais c'est pareil. C'est comme le cheval. Ben non, cheval. mais après, on s'en sort plus. Alors à ce moment-là, un double chameau. On un peut mais c'est toujours la même chose. Un double dragon, euh, on, on va pas y arriver. Fait gagner Clément, c'est toujours la même bah, chose. J'ai répondu en plus. Un homme. Est, ouais. On est des animaux, on est les premiers des animaux. On est les premiers des animaux, on peut monter sur les épaules. Écoutez, oui. je vais vous y... dire un truc, j'ai surtout envie qu'Alex gagne le cadeau, <rire> même si apparemment Laure va me faire la gauche jusqu'à 9h30. <rire> C'est gagné pour Clément ouais. Clément, bon, 13 heureux Alexandre et c'est un cadeau magnifique j'espère que tu t'en rends compte c'est un ouais. séjour pour 4 personnes tout frais payé euh, à Disneyland ah, de Paris ce sera ah, le ah, 9 juillet clair. donc tu auras accès à tous les parcs la journée le soir le 9 juillet tu pourras aller à la Summer Break Party by Crédit Mutuel tu pourras applaudir Hugel, Offenbach, Le Maître Cotton Claw yes c'est fort c'est bon ça et en plus de ça donc non seulement voilà, on t'offre l'hôtel on t'offre la restauration mais en plus de ça le soir de la euh, Summer Break Party euh, le parc est privatisé tu pourras accéder aux attractions voilà euh, sans faire la file d'attente en pleine nuit, d'accord Voilà, oh là, là c'est mes qui vont être contentes là. Eh ben je suis très heureux Alexandre, félicitations à toi, t'as bien fait de parier sur Clément, 8h moins le quart, The Avener, we go home, voilà ce qu'on écoute tout de suite, je vous souhaite un excellent réveil sur Virgin Radio, merci de nous avoir choisis. Virgin Tonic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 Excellente matinée sur Virgile Radio. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir choisis. On passe des bons moments avec vous. C'est notre dernière semaine euh, euh, oui. avant les vacances. Et on vous a préparé plein de choses. Vous pouvez même pas imaginer ce qui va arriver d'ici la fin de la semaine. Mais on, voilà, on va vraiment passer une semaine de dingue et vous faire plaisir. Et tiens, j'ai une info qui va vous intéresser. Vous qui ouvrez les yeux. Vous qui partez peut-être au collège, au lycée. Oui. Si je vous fais écouter cette musique. Hey, Charlie Ray Jepson. Char oui. Carly Ray Jepson. Call me, maybe. C'est la musique... La plus utilisée chez les mecs pour un truc. D'après vous, la douche. Ah, ça pourrait être. Un non. C'est pas pour aller sous la douche, Laure. Jogging. Non. Non. C'est des bonnes idées, mais c'est pas ça. Pauline. Se motiver avant de sortir à une soirée. Non. Nico du bureau pour faire une vidéo au bureau quand quelqu'un se barre, euh... c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. <rire> <facile>. <rire> non. Écoutez bien. Ramenez la musique. C'est la musique la plus utilisée par les mecs dans le monde pour draguer en soirée. Eh ah bon oui. rigole. Ah oui, call me maybe. Eh ben vous êtes oh. à la maison ou quoi, il y a une soirée, c'est vous qui êtes avec votre iPod. C'est la chanson qui est la plus souvent choisie pour les mecs, la plus souvent demandée au DJ pour pouvoir draguer là-dessus. C'est fou pas Ah ouais ah, J'aurais pas dit ça. n'est pas choisie ouais. par les femmes, choisie ouais. par les mecs, Laure. Ouais. Moi, j'aurais choisi un truc genre Lionel Richie ou un truc comme ça. Ouais, mais... bah, regarde. <rire> ouais, ouais regarde. Ouais, regarde. Mais... Ouais. ouais, exactement. Mais entraînant. Ah bah attendez, nous, on a, à l'époque où avec Laurent on sortait en boîte, il y avait encore des slows. Ah ouais. Et Hello. Est, et, et, est, is it me you're looking for <rire> ouais, bien sûr. Restez avec nous sur Virgin Radio, les amis. 8h moins 10, Imani, don't be so shy. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Je vous offre un loyer aussi à 8h20, on le fait tous les matins en direct et en exclu. Réinscrivez-vous, loyer au 712 par SMS. Il nous reste 14 tirages au sort avant les vacances. Bonne chance à tous. Dis Oui. Tu aimes le cinéma Ah bah oui, bien sûr, tu parles. Alors vas... tu vas être content. Pour ces 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients B-Box 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma B-Box Miami Oui. Avec les popcorn Ah ah. Non mais je demande, Bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle.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 Tu me laisses des promesses obsolètes Dans l'ambulance, on danse, baiser volé à la sauce quand tu dors dans mes habits, quand tu devines ce que je n'ai pas dit, sur les civières en banque, des blessures infinies, une rupture animale, dire adieu à l'origine. Né sur deux, on s'aime. mais sur deux, je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les et la scène. Parasite, ma boîte crânienne. Pour que qu'on se souvienne. Pour que qu'on se souvienne. Pour que qu'on se souvienne. 6h, 9h30 Virgin Tonic Très beau réveil à vous tous, à 8h moins 5, courage à ceux qui vont rentrer en salle de bac, bien sûr, mais on pense aussi à ceux qui ont une journée, euh, voilà, comme toutes les autres, où vous partez bosser, vous prenez les transports, la voiture, peut-être un peu de bouchon, on pense très très fort à vous, et vous le savez, à monter dans votre voiture, on s'occupe bien de vous, entre 6h et 9h30 chaque matin, mardi 21 juin, un point sur l'actu, à 8h comme chaque jour, 8h05 va arriver la question de ouf, en chanson ce matin, J'adore. On ouais. de la musique, on chante du Goldman quand la musique est bonne, bonne, bonne. <rire> Vous l'avez réinterprété, on a compilé tous vos extraits, ça donne la version Virgin Tonic de Jean-Jacques Goldman. Et alors on a lancé un hashtag, c'était pas du tout prévu. Et alors c'est ma passion, je pourrais parler de ça toute la matinée. Euh, vous le savez, moi je suis originaire d'un tout petit village de 500 habitants, c'est le cas aussi de pas mal de monde dans l'équipe. Et donc on s'est dit, il y a quand même des trucs qui ne sont que dans les petits villages. Mais en plus qui nous manquent, en vrai moi ça me manque de dingue. Et vous réagissez sur les réseaux, donc le hashtag dans chaque petit village. Oui. Il y, a ça, ouais. il y a ça, il y a ça, il y a toujours des trucs Dans chaque petit village, tu connais des gendarmes Là, ah, mais bien, oui. Oui. ça n'existe pas ailleurs ouais. tu ouais. discutes quoi t as dit ah Jean-Paul ça va et le truc machin bon ok mais je le dirai à ton père ah, c'est génial bien. ça Clément ouais. dans chaque petit village t'apprends à conduire sur le parking du supermarché ouais. c'est génial c'est toujours ça dans chaque petit village quand tu reviens de ton stage de 3ème ou de lycée ou quoi on t'appelle le Parisien ouais. c est... C est... C est... alors euh, le Parisien. c'est génial oh, ça me manque ouais. tellement oui Clément et dans chaque petit village on t'appelle pas par ton prénom t'es toujours le fils à... A. Ouais. Uh, Ale jest right. Mais c'est ça. Hey. Moi mon père tout le monde l'appelle Riquet, moi j'étais petit Riquet C'est vrai C'est c'est petit Riquet ça ah, On devrait faire le Virgin de petit Riquet Ouais oh, Mais en vrai c'est comme ça euh, Bon bah Laure elle a grandi euh, bah, pas vraiment dans un petit village Si, au Cormier à côté de Passy-sur-Heure Jusqu'à mes 11 ans ah, ah, ah, ah. Non mais c'est pas. Donc t'as grandi mais je... à Passy-sur-Heure oui, dans, dans le grandis. château mais euh... Non mais n'importe quoi, je peux reconnaître tous les arbres fruitiers, tous les arbres, toutes les herbes Je D'accord suis... <rire> Je suis sur la bourré, page Wikipédia de Passy-sur-Eure, ouais, ah. ouais. Je peux te poser des questions sur la ville Oui, vas-y. Pour vérifier euh, Alors, euh, l'histoire, il y écrit cette section est vide, <rire> insuffisamment <rire> détaillée ou incomplète. <rire> C'est trop vieux. Euh, quelle était l'armoirie de la ville de Passy-sur-Eure J'en sais rien. Eh euh, L'argent, la rose et les gueules. Ah, okay. oui. Deux de gueules. Les culs sont blancs également. D'accord. Euh, C'est dans quel département Dans l'heure. D'accord. Et dans quelle région euh, Je sais pas. Bah là c'est pas une région. non Normandie Ah oui oui, non mais je suis nulle, mais tu me demandes des trucs de <rire> Normandie. En, en quelle année tu vivais là-bas Jusqu'à mes 11 ans, donc 77 jusqu'à 88. 88 Quel était le maire jusqu'en 2001 Le nom du maire, Jean-Luc. Aucune idée, mais le boucher connaissait toutes nos habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'on allait ouais. chez lui. Il savait que le samedi c'était barbecue, donc il mettait une tonne de merguez. Il savait que le lundi c'était bavette pour mes grands-parents. Il savait que le mardi c'était côte de bœuf. Et bah hum. il connaissait toutes nos habitudes. Vrai que dans alimentaires. le petit village, quand tu rentres chez ton commerçant, tu n'as même pas besoin de dire ce que tu veux. Ouais. Merci, au revoir. <rire> et Il y a aussi un truc qui est génial. Et ça ça manque, tu payes pas. Oui. Parce qu'en fait, ouais. tu me fais marquer. Mais et il ouais, en fait, dit bon ouais. bah là, ça commence à faire une belle ardoise. Tu oui. me dois attendre. Tu sais payes pas. Tu peux aller faire tes Sans payer, oui. c'est quand même magnifique. Euh, alors on a rappelé Sarah, on a rappelé Pierre et puis il y a plein de réactions sur ouais. les réseaux sociaux. Euh, bonjour tous les deux. Salut tout le monde. Ça, ça va, va les bichons Il y a que dans les petits villages que tu joues au foot sur la route. Ouais. Ouais. C'est normal quoi. Et tout le monde s'arrête. Attention voiture. Bon ok. Bah imagine, ça reprend. C'est un truc de dingue. Pierre, qu'est-ce qui n'arrivait que dans ton petit village à toi Bah, il y a que dans les petits villages où il y a un petit loto d'organisé. Donc, avec un, il y a un petit buffet. Puis, ah on ouais. attend de savoir qui va gagner le palier gourmand. Mais j'adore, moi. Ben ouais. Mais c'est génial. Bah, bien sûr. Tine! Bingo! C'est génial. Qu'est-ce qu'alors? Y bah, c'est ça, j'allais dire bingo. Ah, il y a eu ça, pas si sûr. Ouais. Ah, vous gagnez y une Twingo. Il disait Twingo et c'est une Twingo qui était gagné. C'est quand même un petit peu les villes un petit peu bourgeoises, bien sûr. Sarah, ma chérie, qu'est-ce qui n'existait que dans ton petit village? Euh, bah dans mon petit village ils laissaient les lumières de Noël toute l'année ah ouais. pour, les, pour, les, ouais. pour le bal de fin d'année tu vois ah de, de le, le bon. bal du 14 juillet excuse-moi c'est tellement vrai nous la coquine de mon village ils avaient euh, ça une guirlande avec des ampoules électriques euh, vertes bleues jaunes oui, oui, oui. quoi ah, et c'était la même partout elle changeait de hameau ah mais ouais elle changeait de hameau en hameau et donc c'était dans chaque fête tu retrouvais la même guirlande oui Nico du bureau et moi dans mon petit village à côté de saint etienne il y avait donc une déco Noël mais ils avaient mis une mouette lumineuse on n'a jamais compris je te jure C'était une mouette et tout le monde connaît cette mouette à l'étra c'est un truc de dingue quoi. C'est que c'est une mouette rien à voir avec Noël, mais pas justifié. Mais pas justifié, saint etienne c'est pas du tout. Enfin, tu vois, mouette Attends, non, rien du tout. Et on peut se le dire aussi. Dans tous les petits villages, Sarah Pierre, il y a un fou. Ah ouais. Ouais. Ah du oui. village. Il y a ouais. toujours un gars qui fait peur ou une dame, ouais, un gars qui on sait pas On oui. dit euh, Non non non lui faut Peut-être oui. à une légende tout le temps oui. Mes parents ils disent Non non euh, je sais pas Il est fou euh, machin est, Ils s'embrouillaient genre avec ton père Il y a 40 ans oui. Et depuis bah, oui. on, on lui parle pas Dans toute la famille Oui euh, Pauline au standard Mais c'est ce qu'elle disait là Sarah C'est la dame au chat Ou la dame ah, aux c au pigeon Quand c'est femme C'est toujours la dame au chat Ou la dame au pigeon Mais il n'y a jamais les deux Il n'y en a toujours qu'un par ville <rire> Ouais vois, Ah tiens Je crois que la mairie ouais. ils arrivent Quand le mec il s'installe Il fait non on en a déjà un <rire> <mal> <rire> Et ben d'ailleurs euh, à Passy il s'appelait <rire> Il faut savoir. Non, non, c'est la folle qui vole tout. Attention. <rire> Sarah, Pierre, je vous embrasse très, très fort, les amis. 8h tout pile, on fait un point sur l'actu. On va continuer avec ce hashtag. C'est génial de se rappeler là où on a grandi dans chaque petit village. N'hésitez pas, à réagissez sur le hashtag. On va écouter Imani dans The Ça, c'est pour le pop rock électro. Je vous dis aussi comment gagner un mois de loyer dans un instant. Ne bougez pas. Electrochoc, Lyon, 6-2. rock echo Infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une France coupée en deux aujourd'hui avec toujours de la grisaille et de la pluie sur les régions du nord et du soleil sur le sud, de belles éclaircies de la côte aquitaine jusqu'à la côte d'Azur tout au long de la journée. 22 degrés cet après-midi à Paris, 25 à Marseille et 31 à Nîmes. C'est aussi aujourd'hui le coup d'envoi de l'été et les parisiens espèrent que ce sera l'occasion de revoir un jour le soleil au-dessus de la Tour Eiffel. Ce printemps 2016 a été le plus humide depuis 150 ans à Paris, deux fois plus de pluie qu'en temps normal. Physique, chimie ou LV2 au menu du jour pour le bac général avec aussi les sciences en série L et SES pour les élèves de première en épreuve anticipée. Hier, les candidats au bac S ont décelé une erreur dans l'énoncé de leur devoir de mathématiques. Un plus, au lieu d'un moins dans une fraction, le barème de l'exercice devrait être revu. Et après le bac, ce sera les vacances ou les jobs d'été. Deux Français sur trois comptent partir en congé. Deux semaines maximum dans la plupart des cas. Des sondés CSA pour direct matin. 71% des 35-49 ans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 sur la place de la nation et non en défilant dans les rues d'après les consignes du ministère de l'intérieur objectif éviter les violences comme celles commises mardi dernier les syndicats sont opposés ils maintiennent leur demande de défiler auprès de la préfecture à l'étranger un jeune britannique de 19 ans inculpé aux États-Unis il a tenté de tuer Donald Trump il a essayé de se saisir de l'arme d'un policier samedi dans un casino de Las Vegas où le candidat à la Maison Blanche tenait meeting il a été immédiatement interpellé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 6h, 9h30, suruję ci C'est notre à vous tous, 8 h 4 bienvenue dans le Virgin Tonic, j'espère que tout se passe bien pour vous, que cette journée démarre bien, c'est mardi aujourd'hui, le 21 juin, toute l'équipe est là bien sûr, oui courage à ceux qui sont déjà au boulot, qui viennent d'ouvrir le magasin à 8h, euh, courage à ceux qui sont encore en voiture, peut-être que votre enfant est en train de donner des coups de pied dans votre siège de voiture, depuis mm -hmm. son siège enfant, euh, rassurez-vous, bientôt à la crèche, bientôt vous allez le déposer à l'école, tout va bien se passer, on va vous offrir ce matin encore, pour cette dernière semaine, euh, voilà, on a envie de vous régaler, et eh ben, on va vous offrir, C'est complètement gratuit, l'inscription sur Facebook. Vos places pour venir avec nous à Aix-en-Provence Puisque la toute dernière de l'émission à 6h du mat, on la fera en direct d'une immense villa qu'on a louée avec une immense piscine, avec un immense jardin. On va faire surtout une immense fête. Voilà, ce sera toute la journée. On fera l'émission en direct et puis on passera toute la journée avec vous à faire une grande poule partie. Allez sur Facebook, vous inscrire. Si je vous rappelle au 3916, où que vous soyez en France, vous posez simplement un jour de congé et vous venez avec nous tout frais payé. Faire la fête à Aix-en-Provence pour fêter cette dernière de l'année. Kungs donc, sera notre invité. Et je voulais confirmer ce matin, les Synapses sont aussi. Vous ouais, ouais. imaginez Ils sont trop oh, sympa. Hein, Et les Didier, ils vont mixer jusqu'en Russie tellement ils sont euh, canons. Et ils seront là au bord de la piscine avec nous à Aix. Donc uh, Kungs et les Synapses sont que des copains de l'émission. Ça nous fait très plaisir. 8h05, les amis. Uh, je vous passe Imani dans un instant pour le pop rock électro. Mais avant, bien sûr, c'est la question de. F. <rire> la question de Ouf La question de ouf, on a simplement ouvert un répondeur Et comme on a la chance, et je le pense, d'avoir les meilleurs auditeurs de France On vous donne le numéro 01 84 07 08 09 Chaque jour on vous pose une question Et on a juste à écouter s'amuser avec vous Et comme c'est la fête de la musique aujourd'hui Le 21 juin, ça a inspiré Clément Lincrust ah ouais, La question c'est est-ce que vous êtes capable de chanter Vous pouvez interpréter les paroles et changer Ou les interpréter telles quelles C'est Goldman quand la musique est bonne Tous les matins, j'ai y a d'une le blues, en vrai, veille en musique, mes combat et toute la crise. Et quand je me casse, je voyage toujours en fraude. Des chants de coton dans ma mémoire. Un oh, notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop cool, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bon bonne, bonne, bonne. quand la musique tonne ton ton ton quand ma tête déconne tonne, tonne. quand la musique ton ton ton te quand guide quand Question de F. Merci euh, les amis d'être avec nous chaque matin Ah mais tiens, ça me fait penser J'ai découvert une appli grâce à Lor qui est formidable Ouais. Mm. Ah mais c'est ça, ça s'appelle comment F. Oeuf Justement, et vous savez quoi On en parle avec vous dans un instant, il ah, faut que vous jouiez le jeu avec nous Ok. Appelez-nous au 3916, je vous explique ce qu'est cette application En gros C'est une sorte d'Instagram, mais uniquement pour se plaindre. Voilà, génial. C'est pas mal. Ah, c'est parfait pour nous, pour les Français. Je vous jure, on en parle. Ah, mais ça m'y fait penser, c'est ça le bah nom. Ouais. C'est F euh, Et vous savez quoi On en parle avec vous dans deux secondes. Restez là sur Virgin Radio, le temps d'écouter Imani. Take a breath, rest your head, you are right, just lay down to my side, do you feel my heat on your escape? take off your clothes so shy, you're right, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, you're right, hold my skin,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 My heart just raced so much faster. I drop myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.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 Excellente matinée à vous tous, mardi 21 juin aujourd'hui. J'espère que tout va pour vous, au travail, vous qui êtes encore dans les transports, en voiture, on est très heureux d'être là, on prend soin de vous, hein, 6h, 9h30 avec toute l'équipe Oui, oui Alors c'est vrai qu'on plaisantait parce que, euh, voilà, vous savez, tous les jours à 7 h 5 et 8h05, grâce à vous, on a la question de ouf, ouais. et pour la blague, on aime bien dire la question de, euh, euh, ouais. de <rire> F. Et justement, il y a une appli qui s'appelle Ouais. et euh, qui est sortie, et, euh, Laure m'a montré ça il y a deux jours, j'ai trouvé ça Fantastique. Tout le monde peut la télécharger hein, sur Android, les smartphones, euh, sur iPhone évidemment. Euh, Raconte-nous ce que c'est l'or. Alors c'est une sorte de, de mur Instagram, de mur, Un mélange, je dirais entre Facebook et Instagram où tu postes soit des photos, soit des commentaires, mais en gros tu n'as le droit que de te plaindre. Génial. Donc par exemple, il y en a ça, un. Génial. Il y en a un, c'est quand il pleut depuis plus de deux mois et que tu n'en peux, peux plus du foot et des manifs. F. f. Ah, <rire> D'accord. qui sont f. Ça voilà, prend Ok. Ça te rend ouf, ça oui. te rend F. Il y a une fille qui a, qui a fait ses œufs brouillés, qui a laissé la spatule sur la poêle, elle a fondu, elle a mis la photo, elle a mis F. Ah, oh, <rire> c'est bien. Bah oui, c'est bien, c'est un, ouais. un vrai bon exutoire, vous voyez, ça vous fait du bien. Ouais. Et on va le faire là en direct. Okay. J'ai dit, je vous... peut-être pas prévu, on vous parle de cette appli, mais je me dis, ça va vous faire du bien. Dites-nous vous aussi ce qui vous rend F. <rire> F. Ah, vraiment, qu'est-ce qui te rend F ouais, Le seul truc qui m'énerve, c'est quand tu arrives sur un supermarché et que Non, qu non, y non, là déjà, je t'arrête pas un truc qui t'énerve Un truc qui te rend oeuf Moi le seul <rire> truc qui me rend œuf, C'est que j'arrive sur un supermarché Je me dis ah là il y a une place J'arrive En fait il y a une voiture plus petite que les autres Qui ah. a déjà pris la place ah. Et tu croyais qu'elle était libre Donc ton esprit était déjà en fait ah. <rire> Et toi qu'est-ce qui te rend œuf Moi il y a un truc que si tu parles de voiture Il y a vraiment un truc C'est ce fameux clignot à droite Pour en fait aller à gauche oh, ouais. D'accord. Ça, ça F. me rend F, F. <rire> C'est génial, il faut le faire souvent, ça, mais ça mais va mais nous faire du bien. bien Le truc qui vous énerve, le truc qui vous rend ouf, qui vous rend F Venez nous le raconter sur l'antenne C'est quoi toi Pauline Moi ouais, ça me rend F, les gens qui parlent fort dans les transports en commun Et la dernière fois je me suis énervée J'ai dit Chut, non on n'en peut plus Et j'ai senti que dans le, le regard des autres gens autour C'était mais merci quoi Non, mettez pas cette fille là Bah si ma... T'es pas cette fille-là qui des... fait la loi dans les transports as en commun. des gens qui crient. Rassure-moi, t'es pas cette fille-là qui, dans le train, se lève pour dire, pourriez faire arrêter votre enfant de pleurer, c'est pas possible. Non, pas les enfants. Pas les enfants, c'est pas contrôlable. Et la, la fille, elle racontait toute sa vie, ouais, hier, yeah, ouf, ah, hyper fort, ça m'a saoulé. Ah non, ah non, non, non, non, non, tu peux pas être cette fille-là, l'or. Mais faut pas dire chute, faut dire F. F. <rire> J'aurais dû lui dire, tu prends un F. Bah bien sûr, <rire> ça marcherait très bien. Euh, Qu'est-ce qui tient On va demander à Sophie qui est avec nous au 39-16. Ça va, ma belle Coucou Camille, ça va et toi Ça va super ma chérie, si toi aussi t'as un truc... Voilà, qui t'énerve euh, dans la vie qui t'énerve Ah non, pardon. <rire> dans F, dans la vie, tu sais le fameux truc, tu marches et tu sais pas pourquoi ce jour-là, ta chaussette veut absolument s'enrouler dans la chaussure. C'est une chaussette fuyante, c'est une chaussette de qui veut devenir un bas, on sait pas pourquoi elle fait ça. Ce genre de truc qui t'énerve, quand tu veux te servir un bon verre de coca, tu te le verses, au moment ouais. où tu le mets à la bouche, il a plus de bulle. Ouais. F. F. F. F. F. c'est un Quand tu rentres des courses, que tu tribuches et que tu casses un neuf <rire> Tu te rends F toi Sophie Alors moi ce qui me rend F c'est quand en fait je veux monter dans un ascenseur et qu'au lieu de descendre tout de suite au rez-de-chaussée il monte à l'étage pour prendre une autre personne. Alors ça ça me rend complètement F <rire> <rire> bien sûr, ça rend fou ça C'est pas possible Non mais on est d'accord Genre tu l'attends, il est 16h, il va au moins 2 Tu dis mais qui va au moins 2 à 16h, qu'est-ce qui y se passe Il se passe quoi dans cette vie ginger sur les réseaux Moi ce qui me rend oeuf c'est les gens qui ça? Ah, ah, ah, ah ce qui attends. me rend oeuf okay. Non non, attends pas, Là, là, là on se lâche Là les okay. amis on est en direct sur Virgin Radio Je veux que tout le monde dise vraiment ce qui ouais. énerve Et vous okay. allez voir ça va vous faire du bien ouais. Donc qu'est-ce qui te rend F voilà okay. moi ce qui me rend F c'est les mecs qui finissent pas leurs phrases tu sais qui se donnent des genres comme ça ouais alors moi machin ouais non mec finis tes phrases en fait donc en ça fait ce rend qui te rend F c'est Nico du bureau ah, <rire> ça, ouais bah, je vois pas enfin, enfin t'avais commencé jamais... une anecdote le 16 novembre <rire> <pour l 'attendre. rire> on a, on attend encore la fin à l'heure actuelle au fou tu vas être absolument le numéro 10 et qu'on te file le 9 <rire> oh. ça marche pas non ça marche pas <rire> Le fait que ça marche pas, ça me <rire> <rire> est-ce que toi aussi, un truc qui te rend F ah, Ce qui me rend complètement F, en fait, c'est quand je suis au bureau et que le fil de mon téléphone fixe est complètement enroulé, du coup, je suis obligé de parler près du combiné, tu vois, j'ai l'air d'un blaireau, ça me rend complètement F. Ah ouais. F. Alors, moi, non, mais moi, je suis tellement maniaque, je peux débrancher le téléphone, ah. détendre le fil et tout, machin, Ah c'est pas possible. Pauline au standard ouais, J'ai passé toute l'année dernière comme ça, sur l'ancien standard. <rire> Génial Fou. Mais alors on va lancer une autre appli, et appli hop, et on va lancer l'appli cocasse quoi. tout ce qui vous arrive de cocasse dans la journée vous l'envoyez sur l'appli cocasse et on partage que des moments pleins de cocasserie ensemble et vous allez voir on va se bidonner hashtag uh, bidonnage uh, oui alors. est-ce que ça marche pour les moments loufoques aussi oui bien sûr, bien sûr. tout ce qui est loufoque tout ce qui est un peu voilà n'hésitez pas réagissez tous les dingue, vous allez vous éclater, et il faut qu'on continue avec ça tous ce n'hésitez pas, et allez voir cette appli quand même c'est très drôle, le côté que se plaindre, c'est très marrant ça m'étonne pas que ce soit l'or qui me l'ait fait découvrir le petit Timberlake stop the feeling arrive pour le pop qu'électro, et un loyer à gagner, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire, à tout de suite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 Aujourd'hui, je viens avec toutes mes copines et tous leurs enfants. Ça vous fait plaisir Oui, et ça tombe bien, Michel. Nous avons des animations et des surprises pour eux. Et en plus, Marquette fait ses clients avec des promos à gogo. Jusqu'au 3 juillet, pour deux boîtes de glace extrême de Nestlé achetées, la troisième est gratuite. Oh, ils vont être contents Et c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. C'est la fête pour tout le monde chez Marquette. Carrefour Marquette, le plein de fraîcheur et d'économie. La boîte de Sicone, différents parfums. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, bougez plus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 En moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Et toujours de la pluie ce mardi sur les régions du nord, de la Bretagne à l'Alsace, en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne. Des éclaircies sur le centre du pays, et puis du soleil sur le sud de la côte aquitaine jusqu'à la côte d'Azur. Vous aurez 16 degrés cet après-midi à Deauville, 17 à Cherbourg et 19 à Brest, 20 attendus à, à Lille, à Beauvais et à Strasbourg, 21 degrés à Paris, Rennes, Nantes et La Rochelle, 22 à Chambéry, 25 degrés à Bordeaux, Lyon et Marseille, 26 à Biarritz. 30 pour Montpellier, du beau temps. Demain matin, mais des orages en journée sur le Nord. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Chaté par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre, suivi du numéro de votre département, au 62-333. C'est un fiche 35 centimes par SMS. Un bouton envoie service modéré et animé. Put your hands together. Virgin Radio et la garde d'air sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. 5 juillet à la Tour Eiffel. BNG. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Schultz. Afrojack. Cassius. Nervo. Breakbolt. Bob Sinclair. Coons. Menas. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, Réseau Fnac et France Billets. Oh, oh, le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break et mytf 1 Dans Duo Time, il y a duo pour deux et time pour le temps. Et oui, avec Duo Time, le temps d'être deux est venu. Appelez le 08 92 05 04 03. Euphonia 34 centimes la minute. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio, le nouveau Chesley. synapson À 8h20, Camille Comballe paye votre loyer au plus pur panique. 8h21, je vous souhaite une très très belle matinée. Merci d'être avec nous, vraiment de plus en plus nombreux chaque matin. On le voit quand vous réagissez sur les réseaux sociaux. Tiens, continuez. Hein. On a lancé le hashtag ça me rend Ouais <rire> Tout ce qui vous rend fou, qui vous rend dingue, venez le crier sur l'antenne. Ça vous fera du bien, vous arriverez au boulot plus détendu. Euh, merci d'être là au 3916 et puis derrière votre poste, derrière votre radio, on sent que vous êtes là plus nombreux chaque matin. C'est pour ça aussi que, pour vous remercier, euh, on vous paye votre loyer toutes les heures. C'est le plus vos cadeaux, toute radio confondue, c'est 4 fois par matinée, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20, vous vous inscrivez, un SMS suffit, loyer au 7-12-13 on me pose très souvent la question mais si on en envoie 10, vous êtes inscrit 10 fois bah oui, oui. Oui. je vous rassure, ça augmente ça. vos chances mais n'envoyez pas non plus trop pour pas que vous soyez plus cher que pour votre loyer, quoi. voyez l'idée les amis, on vous souhaite bonne chance il reste là, avant celui-ci là 14 tirages au sort Avant mmh. les vacances Avant la fin de la semaine Avant cette toute dernière avec en provence Le Virgin pour le parti Venez faire la fête avec nous Inscrivez-vous sur le Facebook C'est parti Déjà troisième tirage au sort De la matinée On réembrasse Emma Gagnante de 6h20 Et Anne Notre gagnante de 7h20 Allô. bonjour Hello. Bonjour bonjour Bonjour bonjour Qui est là C'est Clément Clément comment tu vas l'artiste Bah écoute très bien Très bien Ça se passe bien Tu viens d'où Clément De Dorlisheim. Ça c'est de l'Alsace. Hmm. Bah à ton avis. Ah oui, bah <rire> oui, j'imagine. Tu, tu connais bien le coin, non Bah je connais, je commence à bien connaître le coin grâce à vous. On est venu souvent <rire> vous voir et on a plein de gens d'Alsace qui viennent à notre dernière à Aix. On a plein de gagnants et de gagnantes. Clément, mon bichon, quelle est la seule radio oui. qui paye ton loyer Bah je crois que c'est Virgin Radio. Eh. <rires> Allez. Allez, ah, Allez ouais. tu y as droit aussi. Est-ce qu'on peut remettre la musique euh, que j'aime bien, la musique de fête, la musique festive Attention, ah ouais, tu y as droit aussi. Bien, ouais. Ah ouais. Bon, on la trouve pas. Je vais... ah. Clément, c'est gagné pour toi. Troisième gagnant, il est de combien ton loyer, mon poteau Euh, C'est un remboursement de crédit 975 euros à peu près Eh ben ça marche aussi bien sûr Ce qui veut dire qu'on a déjà offert ce matin Et il reste un tirage au sort Pour près de 2500, même plus, plus 2000, de 2500 ça va, ça va. euros de loyer et il reste un gagnant, euh, que des gagnants hier il me semble, Oui, que oui, des ça, gagnants ça hier 4. et on espère que ça va continuer comme ça ce matin, oui que des gagnants ça fait 4 Merci. <rire> hier on a payé 3400 euros de 4. loyer, 3400, là on est déjà à 2500, on va faire péter la baraque hey, cette okay, semaine, ouais. je vous le dis on pourrait pas essayer de demander au patron qu'on est, même si quelqu'un décroche pas, on rappelle des gens qu'on est oh que des ouais gagnants ouais cette semaine. Oh ouais on va essayer ouais de mettre ouais. ça en place, que même si quelqu'un ne décroche pas, on puisse rappeler une autre personne. J'aimerais avoir que des gagnants. Voilà. Et maintenant que Clément a gagné, il nous reste 13 tirages au sort. Je vous souhaite bonne chance à tous. Des bisous, mon Clément. Euh, loyer au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite encore une belle matinée. Qu'est-ce qu'on écoute, Martin, tout de suite sur Virgin Radio? Tout de suite, on écoute. Don't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 sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, room on lock the way we rock it, so don't stop, It's under the lights when everything goes, nowhere to hurt when I'm getting you close, when we move.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 I can't stop them I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. the... I can't stop. The I can't stop, the I can't stop the nothing left can see but you when you dance, dance, dance. It's creep creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. dance, dance. So sick so Merci d'être avec nous, 8h27 J'espère que tout se passe bien L'équipe est là bien sûr, on la ensemble. évidemment non c'est ma faute. J'ai dit, euh, dit que je voulais pas de jingle, après j'ai plus un jingle. Et mon pauvre Robin, c'est son anniversaire en plus oui. aujourd'hui. 14 oui. euh, ans ce matin Robin, ah qui fait oui. le warm-up oui. avec moi à 5 heures. Et le pauvre Robin il ne savait plus, il me regardait, il me dit, je ne sais pas sur quel pied danser. <rire> je ne sais plus avec toi, un coup tu veux si, un coup tu veux ça. On, dirait, on aurait dit ma femme. Un coup tu veux si, après tu ne veux plus ça, mais comment faire avec toi Oui Nico du bureau. J'ai l'impression que tu le rends F, je le rends F. <rire> Un jingle, pas un jingle, on sait plus ce qu'il faut faire. <rire> Les amis, il a raison Nico du Bureau. On a lancé ce hashtag, je veux faire plus que ça jusqu'à ah. la fin de l'émission. <rire> <rire> hashtag, ça me rend F. Le truc qui vous rend dingue, c'est une appli qui est sortie, allez voir, et qui sert uniquement à se plaindre. Ouais. Une sorte d'Instagram, mais on veut que des gens qui se plaignent d'un truc qui leur arrive dans la vie. Ouais. Euh, et voilà, donc vous partagez avec nous et ça va vous faire du bien. Appelez-nous au 3916 réagissez sur les réseaux. Mm. Voilà, ça vous fait du bien de vous plaindre avant d'aller bosser. Euh, par exemple, là, voilà, je sais pas. Vous savez quand vous prenez l'escalator, qu'il y a un mec qui prend le côté gauche oui. et qui ne bouge pas. Oh là là. Oh, ah, ça euh, ah, euh, Alors que c'est le truc pour les gens très pressés, ça. Ça ouais. ne fait pas. <rire> quand t'as mis un sweat à capuche et qu'on te tire sur tes cordons oh, après qu'on peut mette du F. F. Incroyable Clément C'est la pub sur toutes les chaînes en même temps Ça ne ça rend oeuf Non non Ça rend euf. <rire> le truc qui vous rend dingue Le truc qui vous rend F. Quand t'arrives chez un pote T'as besoin de regarder ton téléphone Tu lui donnes moi ton code wifi Et il fait 12 mètres oh. Ça rend quoi Mais Bien sûr Quand tu prends ton agrafeuse Qui y a une agrafe qui est tordue Du coup ça bloque toutes les autres ah, non, non, non. F. F. Thomas là mon bichon Au 39-16 Est-ce qu'il y a un truc toi aussi Qui te rend dingue mon pote Quand tu fais à manger, que ta cuillère euh, elle, elle tombe de la casserole et qu'elle est tout au fond de la sauce, ça prend quoi Ça rend Mais évidemment, ça rend fou Oh là là là là Il y a un truc qui me rend fou aussi, c'est quand. Euh, qui me rend f. Euh, qui me rend f à la boulangerie Y'a rien de spécial tu vois c'est pas un truc dossier ou quoi mais ça y a plein de monde il y a plusieurs boulangères et du coup elles font Oui monsieur le temps de préparer la commande il ouais. y a plein de monde et t'es obligé de dire ce que tu veux à voix haute Ah ouais, ouais. Ah, ça vous moi j'aime pas plus à la pharmacie que ça me gêne ça Ouais non mais ouais à la pharmacie c'est quand même plus rare il faut attention mais à la boulangerie là le dimanche on dirait bah deux crêpes avec un ouais. pain bagna et coupé on dirait qu'ils rentrent ils vont on dirait qu'ils vont tous venir petit déjeuner ah ouais. chez toi ah. Ça me rend F. timide hein. ça me rend j'en ai ça me rend. C'est moi c'est quand il faut le payer, ça rend oeuf <rire> Nico du bureau. Et puis il y a ceux qui font les malins, tu sais, qui connaissent un peu la et qui font une tradie. Ouais, ouais. <rire> ça rend quoi Ça rend Bah euh. euh. bien sûr, quand tu prends une île flottante qui n'a y pas les petites amandes dessus. Ça rend oeuf ou ça rend, oh, pas, ça rend, ça quoi, quoi, ça rend pas oeuf Ça ah rend oeuf Quoi Quoi Non, crème anglaise, euh, non sans, Donc, sans okay, amandes. Donc il ça, ça rend pas oeuf, vous sortez du studio. Je reste qu'avec les gens qui aiment les vraies okay. îles flottantes, celles avec les amandes. Bah alors, eh bah alors, allez-y, allez-y. Ah ouais moi, ah ouais, moi je peux manger tout, donc je sors. Non, tu restes avec moi, Ok, d'accord. <rire> bon, il reste Clément, Laure et moi. À l'heure <rire> actuelle, on est en sinistre. Magali, qu'est-ce qui te rend œuf toi aussi, ma chérie alors moi ça me rend œuf quand tu veux sortir ta poubelle dehors et que tu te rends compte qu'elle est parfaite et que ça met ah. des croûtes partout sur le parquet. Non, oh, ça oeuf. met, c'est pire, ça met du jus de poubelle. Oh. Oh. Le jus de poubelle, c'est horrible. Euh, oui, Laure. Quand tu mets une tenue exprès pour mettre des chaussures et qu'au moment de fermer tes chaussures, le lacet te reste dans la main, ça me rend œuf on n'a pas ces ouais, problèmes là, On parle nous. moins, nous. Parce que quelle que soit la tenue, on met les mêmes baskets. Ouais, Jusqu'à ce qu'elles sentent trop et puis on change de basket. Ouais. On a d'autres problèmes, ouais. les garçons. Clément. Mais l'odeur de nos baskets, ça rend ah, ça, rend aveugle. ça rend aveugle aussi, parfois. Ah, ah. Attention. Thomas, Magali, je vous embrasse très fort. Merci de réagir. Oh, enfin, point sur l'actu, les amis. Le pop rock électro de Calvin Harris. That is what you came for. Voilà ce qui arrive dans le Virgin Tonic. Je vous souhaite un excellent réveil. Merci de nous avoir choisis. On est à vos côtés jusqu'à 9h30. Et ça, c'est F. <rire>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 afin de mieux l'encadrer. Les syndicats dénoncent une remise en cause du droit de manifester. Les candidats au bac S qui planchettirent sur leur épreuve de maths se sont vus signaler une erreur dans un énoncé au bout de deux heures. un plus au lieu d'un moins et forcément un devoir bien difficile à résoudre. Le ministère devrait revoir les barèmes de l'exercice. Aujourd'hui, les candidats au bac S passeront la langue vivante 2 et la physique chimie. Et ce sera aussi les sciences pour les premières en épreuve anticipée.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 Les iPhone 6 et 6 Plus d'Apple pourraient être interdits en Chine. La marque à la pomme est accusée de plagiat avec ses smartphones quasiment copie conforme au modèle censé de Shenzhen Bali. Le futur iPhone 7 pourrait être concerné avec un design toujours très proche. Un coup dur pour Apple qui souhaite faire de la Chine son tout premier marché. Le lancement de City CityScoot aujourd'hui à Paris. Le service de scooter en libre accès dans la capitale de 20 à 28 centimes la minute. Pour plus d'infos, je vous ai mis le lien sur Twitter. L'Euro 2016, la présence sur De l'ultranationaliste Alexandre Spriggin dans les tribunes du stade de Toulouse hier n'aura pas suffi. La Russie s'est fait éliminer, hier soir battue 3-0 par le pays de Galles qui file en 8e de finale. Qualification aussi de l'Angleterre sur un nul-0 -0 partout contre la Slovaquie. L'Allemagne va tenter de décrocher son billet ce soir contre l'Irlande du Nord, tandis que le match Ukraine-Pologne se jouera à Marseille, avec également Croatie-Espagne et République tchèque-Turquie. Voilà pour l'actu, bon réveil. 6h, 9h, 34 excellente matinée à vous tous Le Virgin Tony qui continue, on est là dès 6h Et jusqu'à 9h30 chaque matin pour prendre soin de vous Vous qui partez bosser, vous qui êtes peut-être Déjà au travail depuis même très très très, très Longtemps, l'équipe est à mes côtés Bien oui, sûr, oui. je vous présente La petite Laurette. salut mon petit Camille Le Clément Nounet, bonjour Salut beau gosse, mm -hmm. Pauline du Standard Aussi, la belle Pauline, euh, ah merci bien sûr. Que je me disais, j'ai pas Paulinette Nette euh, tout ça Vous savez que je vous trouve très belles les filles, merci Si on travaillait pas ensemble, j'aurais tenté ma chance ah. Ah. Ah, ça, c'est mignon. Bien trop peur de ma chérie pour faire ce genre de <rire> conneries. Je <rire> vous le dis. Les amis, en tous les cas, on est ravis d'être avec vous, je vous le dis. Et puis, alors, on voudra un couple, tiens. Ah. On parlait d'amour, ah, oui. oh, voilà, dans ce studio. L'amour, <rire> l'amour est là. La, l'amour, on le sent dans ce studio. Et mm. peut-être que vous aussi, vous êtes en couple depuis un petit peu de temps, depuis très longtemps. On va rejouer à la grande finale des amours ah. dans un instant. Inscrivez-vous, il nous faut un coup. Vous repartirez peut-être avec un séjour tout frais payé à Central Park. Yeah. Na, na, na, na. Voilà, tranquillement, pour vous détendre. C'est pour quatre personnes. Et en plus, on vous rajoute un smartphone, édition limitée équipe de France. Bref, vraiment, faites-vous plaisir. 39-16 maintenant. C'est des beaux cadeaux qui sont euh, à gagner. Le pop rock électro de Calvin Calvinaris dans un instant, mais à 8h35, comme tous les matins, c'est le réponse à tout. Et eh oui, les enfants, réponse à tout. On l'a bien compris. Et Clément, chaque jour, descend dans la rue, leur poser des questions. Avec un grand débat aujourd'hui, pour ou contre les colonies de vacances. Les avis des enfants sont très partagés.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 Un panari. Et plus mes deux doigts qui se sont coincés, j'avais de l'herpès. <rire> tu t'es fait ça comment Je sais pas, mais c'est papa, il m'a chopé son ah herpès. Oui. Et euh, ah. il saignait de partout, j'étais en stress, je pleurais. Euh, <rire> et mon doigt s'était détaché. C'était horrible. Et alors, ça te donne envie d'y aller Encore moins. Le réponse à, tout. À la réponse à tout. Mais tellement mignons les enfants, Willor. Oui, ma fille qui m'a quand même demandé parce qu'elle part en colo cet été, maman, si le directeur il t'appelle pour te dire que je suis pas sympa, tu m'engueules pas, d'accord. Elle a déjà prévu qu'elle va faire des conneries, que le directeur va m'appeler. C'est terrible. On en est où de ces bulletins scolaires, tiens Lily, ta fille, elle devait. On devait pas dire ces bulletins scolaires en direct. Je suis très fâchée contre elle parce qu'elle a pas eu les compliments parce qu'elle a eu F1 Non y non non avant. mais ça, on veut pas dire nous pas avant, mais pour ah. pourquoi on les a pas lus Ah parce que je les ai toujours pas reçus, elle, elle a, a eu son conseil payé. de bah classe. Oui. <rire> c'est quoi le conseil C'était c'est passé et je vais recevoir le bulletin là je pense ce week-end. Ah mince, on ouais. sera, on sera en vacances J'essaierai, je vais essayer d'y passer pour euh, On le va essayer de récupérer les résultats de Lily, la fille de l'or, et je rappelle, je rappelle, il faut qu'elle ait des bons résultats. Elle a des bons résultats, mais en conduite, ça ne va pas du tout. Eh ben, on verra ah. ça dans un instant, les amis. Euh, bah, pas dans un instant, mais dans les jours <rire> qui viennent, on essaiera <rire> de lire les bulletins de la fille de l'or en direct. 8h37, euh, Calvin Harris, This Is What You Came For. Je suis mieux en, mieux en anglais, hein, oui. On oui. écoute ça oui. tout de suite, bon réveil. Mmh.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 Excellente matinée à vous tous, 9h20, c'est le Virgin Tonic. L'équipe au complet, bien sûr. Oui à vous côté, chaque matin, on est complètement euh, à fond avec vous, euh, vraiment pour vous donner beaucoup de courage. Mardi euh, 21 juin aujourd'hui. En plus, c'est notre dernière semaine avant les vacances, donc on a envie de vous faire plaisir, de vous faire des beaux cadeaux. <rire> là, maintenant, on joue tous ensemble pour un séjour pour 4 personnes, tout frais payé à Center Park. Plus, on rajoute un smartphone. Ouais, comme classe. ça, parce oh que c'est pas assez. Voilà, dernière semaine, on veut vous régaler. Et pour ça, on avait besoin d'un couple, puisque c'est le jeu des amours, jingle. <rire> Les amours sur Virgin Radio. Et c'est une jeune fille qui nous a contacté. Elle s'appelle Céline. Bonjour ma Céline. Salut Camille, salut s toutes les l'équipe. Salut, salut ma beauté. Alors dis-moi okay. tout ma petite Céline. Tu viens d'où Je viens de Valence. Valence D'accord, dans la drôme Oui, voilà. Très bien. Valence, et tu en couple avec Benjamin, c'est bien ça Exactement. Voilà. Qui est avec nous aussi. Salut Benji. Salut les copains Salut, Salut. Bonne, Combien de temps que vous êtes ensemble Salut tous les deux père. Alors ça fait 9 ans et alors pour la petite histoire, ça fait 9 ans qu'on est ensemble aujourd'hui les amis Oh, oh alors, génial, génial. C'est parfait Magnifique 9 ans aujourd'hui, vous êtes mariés non, non, pas encore, ah. pas encore. Benjamin, il va falloir t'y mettre oui. On se marie justement à la fin de l'été. Et eh ben ah ouais. voilà, très bien. Ouais, magnifique, voilà un couple qui est heureux. Et eh ben écoutez, c'est très simple. Céline, tu nous as appelé. On t'a gardé au oui. téléphone, donc on sait que tu pas pu euh, communiquer avec ton mec. Ouais. Et on t'a posé plein de questions sur toi. Et il va falloir que Benjamin, comme dans la finale des amours, retrouve au moins 7 bonnes, euh, bonnes réponses en une minute. Ok. 7 ah, okay. c'est dur. Vous fêtez les 9 ans aujourd'hui. En fait, on va mettre 5. Okay. Cinq, ok Cinq, bonnes Allez, bon, réponses trois. en une minute, Céline. On lui pose les questions, tu restes là, c'est toi qui nous diras si c'est euh, la bonne réponse ou pas. Ça que... marche. T'es prêt mon Benji Allez mon cœur, bon, -y. eh hey, mon pote, là, 9 ans, hein. Eh hey, te foire pas là <rire> C'est pas que le cadeau que le tu rates hein. C'est plein de choses <rire> fois. Benji, on y va, attention ouais, bien, ce que, sinon, ce soir, hein. Benji, quelle est la partie du physique qu'on complimente le plus souvent chez ta chérie Euh. Les, les jambes. Les jambes, ouais. Exactement, c'est ce que nous a répondu Céline. Quelle est l'odeur qu'elle déteste le plus, ta chérie euh, Ça, je sais, parce que quand je rentre du sport, c'est la transpiration. Eh oui, vas-y, je vous jure, ils se sont pas parlé avant. T'as dit quoi, Benji non. J'en prends plein la tête tous les soirs en de sport. Ah, ah bon, oui, mais... mais plus, va te toucher est horreur. Mais Ça doit être un truc quand même qui est assez vif, puisque c'est vraiment ce qu'elle oui. nous a répondu spontanément, c'est <rire> la France. Ah, mais la crise chez nous tous les soirs, là-dessus. Ah bon, d'accord. Ça fait déjà <rire> deux bonnes réponses. Attention, question euh, posée par euh, Clément. Top. Quelle est la taille de soutien-gorge de ta chérie euh, Facile, facile. Ça, je sais. C'est 85C. Et alors, ouais. pourquoi, parce que chaque ah. fois que j'achète du 85C, c'est toujours trop grand. Elle me fait croire qu'elle fait du 85C. Je pense que c'est oh oh pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Oh mais mais lui ça lui dépend non. des marques. Elle mais nage oui, dedans. Oui, oui, elle oui, nage oui, dedans. Oui, Et déjà, Benjamin, ouais, ouais. bravo. Parce qu'il y a peu d'hommes qui osent aller dans les magasins de lingerie acheter des os des pour leur chérie. Oui, mais il transpire quand il y va. C'est le meilleur moment de ma vie. C'est pour ça que tu transpires autant. C'est vrai, t'es pas bien. Attention. Vous pourriez le faire, tu pourrais Clément aller acheter de la... Moi je, je vous dis honnêtement, j'en serais incapable. Moi oh, ouais, je serais si je lui ah, mais... veux pas. Bah c'est pas que je veux pas, je, ça me bloque, je, je serais trop gêné. Mm. Ouais, euh, Pauline au standard. Bah moi j'aimerais pas qu'on m'en achète en fait, je trouve que c'est une surprise. Ce qu'on met dessous pour vous donc euh, si vous nous l'achetez c'est moins ah. surprenant il faut, faut changer le cadeau de Pauline ouais. ah, on, a, on a tapé à côté ah, ah, ah, des collègues de bureau qui sortaient de sous c'est très courant. angoissant ah, ah. qui t'a offert cette jardin c'est Camille en fait quand <rire> c'est avec lui, le matin à la radio okay, c'est bizarre ah, attention on déjà combien de bonnes réponses Trois, Trois bonnes réponses le dernier diplôme qu'a obtenu ta chérie Benjamin euh, Allez mon je cœur tu sais exactement Un, je sais que c'est un master Master 1 Mais après c'est tellement compliqué ben, Ça doit être un truc sur de l'art euh, On n'est pas loin un Master 1 oh, en art graphique Mais je ne peux pas l'accepter Le prénom de sa oh, plus ancienne copine euh, Sa plus ancienne copine C'est Cindy Cindy accidente. Bonne réponse Son oh. acteur préféré euh, Brad Pitt Elle se finit. Bradou Brad Pitt Ça fait 5 bonnes réponses C'est gagné Bravo, Bravo ouais ouais ah, bah, bah, bah. Les amoureux Grâce à Marmara et Jeff de Bruges, vous partez un week-end euh, sur les rivières de Bruges. Euh, Benjamin, Céline, bravo à tous les deux. beaucoup. Euh, Fontaine, Fontaine Soda Stream pour vous. C'est le cadeau qui est ouvert dans tous les Jeux de France 2. Non, non, Sans plaisanter, on un cadeau magnifique. Une semaine, quatre euh, personnes à Center Park, au cœur de la nature. Vous ferez des balades en forêt, des activités aquatiques, le spa, euh, si vous le souhaitez. Et je rajoute en plus un smartphone Arcos 50 Cobalt Edition Limité Équipe de France, c'est deux beaux cadeaux pour tous les deux, d'accord Merci beaucoup Camille. Merci, Merci, aussi. Camille Et vous avez le sourire tous les deux, ça fait plaisir hein. et vraiment, je vous jure, c'est toujours plaisant d'avoir de des coups ouais. comme ça, ouais, ouais. on sent que vous entendez hyper bien 9 ans qui sont ensemble, on vous souhaite plein de ouais. bonheur les bichons je les Merci ma petite Céline et merci à Benjamin 9h moins le quart, on s'écoute Zara Larson Oui C'est ce que je vous ai préparé pour le Pop Rock électro. Vous êtes en direct sur Virgin Radio, excellent réveil à tous Hi, it's Zara Larson on Virgin Tonic <musique>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 That's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Down my days, my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'm I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Sur Virgin Radio, 8h48. J'espère que tout va bien chez vous, que vous soyez en France. Vous le savez, on prend soin de vous de 6h et jusqu'à 9h30. Il y a Clément. Bonjour. Il y a Pauline du Standard. Ouh. Il y a Laure qui a crevé en venant, qui a gardé son gilet jaune. <rire> on oh, va mettre sa photo sur Facebook ah. ah. et de le mettre. Là, vraiment, c'est, on dirait qu'elle bosse sur une autoroute vite fait. Bon, je fais la matinale, mais après, on m'attend sur la 13. Hein. Les gars, attention. Restez avec nous sur Virgin. Alors aujourd'hui, c'est le 21 juin. C'est la fête de la musique, bien sûr. Oui. Ah, mmh. ce vous ce le savez concert forcément. Sens. Concert de partout, concert en bas de vos fenêtres, tout Ça, mais c'est quand même une, une vraie belle fête je trouve tous ouais. les ans et on va vous demander oh, c'est pas prêt je vais demander à l'équipe aussi mais je suis obligé de demander avant le temps qu'on voit qu'on chercher les morceaux qu'on les mette dans la bécane la chanson que vous allez pour vous forcément entendre pour, à la fête de la musique okay. Ah, okay. Okay, pas celle ça. que vous avez envie d'entendre celle que vous savez que quoi qu'il arrive il ouais. y a la fête de la musique dans votre village dans votre ville il y a un groupe à un moment donné qui va la chanter forcément et ça vous ramène toujours à cette fête de la musique dites-le nous on va en parler avec vous dans un instant c'est le 39-16 pour nous joindre bien sûr le pop rock électro ouais. de Silla qui va euh, arriver Cheap Twills euh, oui, de la production. Oui, des frissons bon marché tout des frissons bon marché. <rire> des frissons discount voilà c'est ça bah, bien sûr le le gars qui traduit l'anglais en anglais euh, <rire> 9h10 les amis j'ai un dernier loyer à vous offrir il nous reste 13 tirages au sort avant la fin de la saison inscrivez-vous dès à présent là loyer au 7 12 13 et puis une autre inscription là ça se passe sur Facebook c'est pour venir avec nous à la toute dernière de l'année avec en provence on vous envoie tout frais payé avec nous faire la fête vendredi matin bon réveil à vous tous sur Virginie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 Livraison et les retours sont gratuits. Voir conditions sur la redoute.fr. Géant, c'est l'été chez Géant. Faites-le plein de fraîcheur et de vitamines avec l'offre exclusive sur le Tropicana Pure Premium Orange sans pulpe en pack de 4 bouteilles d'un litre 5. Le deuxième pack est à moins 50% tout de suite, soit par deux. Le pack à 6,93€ au lieu de 9,24€. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus.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 Offre soumise à condition. Sarenza.com Chez Sarenza, c'est bientôt les soldes de chaussures. Vanessa, responsable des prix chez Sarenza, prépare de sérieuses réductions. Eh, hey, on fait jusqu'à moins 60% sur les chaussures dès le premier jour des soldes. Non.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 cha de d <laughs> 9h moins 5, tout pile, on n'a jamais été autant à l'heure de toute notre vie Soyez les bienvenus sur Virgin Radio à 9h tout pile, un dernier point sur l'actu bien sûr Comme tous les matins 9h20, un dernier loyer à gagner On a aussi, alors c'est notre dernière semaine hein. Ouais. Je le répète, mais alors vraiment, on a le cœur lourd Le cœur en ouais. bandoulière euh, De vous laisser sincèrement, c'est tellement un kiff de se réveiller chaque matin Avec vous, 6h, 9h30 Et pour la grande dernière, plutôt qu'aller dans un endroit paradisiaque Avec euh, 10 privilégiés On préfère aller... Plus d'informations sur dasveltauto.fr Electrochoc Lyon J-2 Top, rock et trop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 Une opération antiterroriste est en cours en ce moment dans un centre commercial de Bruxelles. Tout le quartier vient d'être bouclé. Une alerte à la bombe a été déclenchée près de la fanzone. Un suspect a été interpellé. Les accès à cinq stations de métro sont en cours de fermeture. Une réunion de crise est organisée en ce moment avec le premier ministre Charles Michel dans la capitale belge. Physique, chimie ou langue vivante 2 au menu du jour pour le bac général avec aussi des sciences en série L et SES pour les élèves de première en épreuve anticipée. Hier, les candidats au bac S ont décelé une erreur dans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 dans un casino de Las Vegas où le candidat de la Maison Blanche tenait meeting. Il a été immédiatement interpellé. Après un an de tests, les scooters en libre-service débarquent aujourd'hui à Paris. Des deux roues électriques bridées à 45 km heure et en accès libre. Tout se passe via l'appli CityScoot pour géolocaliser un scooter, le réserver et le démarrer via un code à quatre chiffres. Pas de borne, pas de clés, pas de carte. Ça coûte entre 20 et 28 centimes la minute avec un casque sous la selle et l'assurance tout risque incluse. Quatre matchs au programme du jour à l'Euro 2016. Ukraine, Pologne, Allemagne et Allemagne-Irlande du Nord à 18h. Suivi de Croatie, Espagne et Turquie, République Tchèque à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 Je vous souhaite une très très belle matinée J'espère que ce mardi démarre bien pour vous Le 21 juin, on vous accompagne de 6h à 9h30 On s'occupe de tout monter dans votre voiture un transport arrive au travail Et nous on reste à vos côtés chaque matin En plus c'est notre dernière semaine, on a envie de vous faire plaisir On a envie de se marrer avec vous plus que jamais euh, Toute l'équipe est là bien sûr oui Et dans un instant pour vous faire plaisir Il y aura un dernier loyer On a que des gagnants depuis lundi pour le moment On espère que ça va continuer Déjà plus de 2500 euros de loyer offerts N'hésitez pas, loyer aussi 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire, vous êtes tiré au sort, vous passez sur l'antenne, on vous offre un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, comme hier à 9h20, alors Ramzi était notre invité, oui. oui. De Eric et Ramzi et c'est lui qui a offert le loyer, rappelez-vous. Est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît quelle est la seule radio que tu écoutes Il paye ton loyer. Et paye ton Merci loyer. Radio. Et <rire> C'est un loyer de combien 750 euros. Eh ben écoute, tu peux vraiment tu peux remercier Ramzi et tout Virgin Radio parce que grâce à lui, tu t'as été tiré au sort et donc un mois de loyer pour toi, Poto. Ouais merci. Tu veux quel mois Il y a plus dur que les autres, mais on l'a vraiment. Est-ce qu'on s'est barré avec Ramzi hier, notre invité S'il y a Twills qui arrive pour le pop rock électro dans quelques minutes, mais avant, alors on a déjà eu au moins trois tirages au sort, mais il faut qu'on continue puisqu'on invite quand même 300 personnes à Aix-en-Provence. L'inscription est gratuite sur Facebook, c'est pour la toute dernière de l'émission. Alors c'est bien beau de s'inscrire mais après il faut tirer au sort on vous passe, dès qu'on vous passe sur l'antenne au 3916, C'est gagné pour vous Alors vous gagnez aux deux places Vous venez avec la personne de votre choix Et évidemment tout ferait payé, on vous paye le transport, l'hébergement Vous avez juste à poser une petite journée de congé On est à J-3 maintenant de cette grande dernière de l'année Hashtag Virgin Pool Party, hein, Si vous voulez aussi réagir à l'émission Qui sera en direct vendredi matin Avec deux invités exceptionnels Kungs, DJ, ouais. il est d'Aix-en-Provence ouais. comme moi euh, et ça nous fait plaisir parce qu'il voulait absolument être là et il mixera en direct au bord de la piscine. On vous a préparé des trucs de dingue. Il y a du saut à l'élastique. Il y a un rodéo. Ouais, il y a un immense rodéo. Bon, bon. Il va y avoir des trucs. C ça va être J'ai envie de dire, mais c'est un bon mot, ça va être débile, mais ça va être débile tout ce qui va se passer, vraiment, l'important c'est que, voilà, vous qui pouvez pas être là, que ce soit une belle émission radio, et puis, vous tous qui allez venir, je peux vous dire, on va passer toute la journée ensemble, faire la fête, et fêter, euh, ça y est, le début de l'été, tous ensemble, Synapson seront là aussi, génial, des copains Open. Oh là là, on va passer une journée géniale Et avec nous donc, rappelez Après son inscription sur Facebook Il y aura Michal à Aix-en-Provence avec nous Salut Michal Bonjour Camille, bonjour l'équipe Salut. Salut, ça va être fou C'est pas moi, <rire> je n'ai pas des voleurs, ah, je vous pas pris l'orange Tu marches Tu dois, avoir, tu dois avoir droit tout le temps Ah, bah, c'est génial. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce qu'on pourrait euh, me préparer un kilo d'orange pour Michel? Voilà, ouais. <rire> Sache que vendredi ouais, matin, oui. j'y tiens. Au moins ça, parce que tu vois, je suis dans un camion. Euh, voilà. Je, je roule toute la journée et toute la journée, je vous écoute dès de, de, 6 h le matin, tous les jours. Bah, t'es un ange. Vous êtes très nombreux à être sur la route toute la matinée, toute la journée avec Virgin euh, Michel, mais tu pourras prendre une journée de congé? Ah, oui, oui, oui. oui je t'approche la, la journée. Il n'y a aucun souci. Je vais la passer avec vous, cette journée. T'es un, un ange. Et Michel, tu viens d'où? D'Avignon Eh ben très bien, on s'occupe de tout, alors c'est pas très loin, mais on te paiera quand même transport, mmh. hébergement, voilà tu viendras avec nous et ça nous fera très plaisir on fera la fête avec toi, d'accord mon Michel eh C'est super gentil de votre part, merci beaucoup en tout cas. Eh, merci à toi de nous suivre tous les matins, de prendre une journée pour venir faire la fête avec nous Laure. Michel t'es dans ton camion là Ah tout à fait oui. Aïe, un petit coup de claque. On est obligé, bien de... sûr. Aujourd'hui c'est des klaxons <rire> de voiture, mais on va le faire. Ah, attends, je mets la. Ah. <rire> Et voilà Oh il est pas mal si Petit camion. T'as dit quoi bah, Non, c'est non, non, un 44 tonnes. Mais avec un klaxon est de trio T'as le droit, t'as pas de soucis mon Michel. Euh, Gwen est là avec nous aussi, salut Gwen Salut Camille, salut toute l'équipe salut. salut, Tu viens d'où ma Gwen De Saint-Laurent-Dupont, à côté de Grenoble. Près de Grenoble, très bien, on aime beaucoup cette région. Euh, ma petite Gwen, attention ma chérie, tu vas pouvoir prendre la personne de ton choix, une copine, ton mec, euh, ta chérie, peu importe, celle, la personne que tu veux, et tu lui dis que je vous invite tous les deux à venir avec nous à Aix-en-Provence, vendredi matin pour la Virgin Pool Party, la dernière de l'année. Ah bah c'est super, je vais venir avec mon père. Non, non, c est c est cool. non. Mais je suis super, il y aura mon père, moi. Ah ouais ouais. Eh ben les amis, Aix-en-Provence, on que mon père, ah oui, ma remarque. mère, toutes mes tantes, toutes mes cousines seront pas là Sympa Alors euh... Bon, ils les ont tellement vus l'équipe, c'est presque leur deuxième famille. Hein, ouais, ouais. Ils sont tout le temps là. Mais bon, euh, voilà, ils seront là ouais. aussi à Aix et ça me fait très plaisir. Comme ça, nos parents, ils pourront un peu parler. Bah voilà, c'est bon. parfait. Ok, le monsieur moustachu, c'est mon père, hein, que vous verrez derrière moi. C'est mon père. Ricky. oui. Ouais, Riquet, exactement. Oui, ouais, euh, du coup alors, du bureau. Justement, si Riquet vient, on va pas pouvoir toucher le barbecue. Ça va être lui qui va, tout, qui va, qui va gérer le barbecue de A ah à Z. Mon père, il va tout gérer. Ouais. Mon père, il va ah tout bah vous gérer. Voilà. Ah, ben les mon amis. Mon père, il... gérera aussi. Bah bien sûr. Bah, voilà. Bah les nos deux papas, ils feront le barbecue, <rire> je rappelle. Voilà. C'est important. De toute façon, on dit ça comme ça. Je rappelle quand même, et c'est pas rien, qu'on aura la plus grande. Attends, je vais mettre une musique. La plus grande merguez au monde ah ouais. Elle sera homologuée, c'est nous qui l'aurons Puisqu'elle faisait 15 mètres jusqu'à ouais. présent ouais. Et Croyez-moi, elle fera beaucoup plus <rire> Mais attention, on va pas gaspiller, on la mangera ah, C'est une merguez sûr, qui sera comestible, on la mettra sur le barbecue On s'en occupera, Clément Et je vais poser la question que tout le monde se pose dans sa tête Pourquoi Fort J'en ai pas, <rire> pas. <rire> ouais, C'est des défis, faire cuire une merguez C'est quand même un peu Fort Boyard mm. ouais, <rire> <rire> Je me la posais je me <rire> On se la pose tous 20 mètres quand même Et je voudrais que quelqu'un s'appelle Passe Merguez <rire> vendredi matin et qu'il s'occupe uniquement de la merguez. Oui, t'as la taille. Voilà, donc oui, je me, je ouais. me propose. <rire> <Avec plaisir. rire> euh, Justine est avec <rire> nous aussi. Salut ma Juju Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Alors je déjà, je voudrais vous remercier d'être si nombreux à vous inscrire sur Facebook. Vous êtes des milliers et des milliers à vouloir venir. On va déjà inviter voilà le maximum de gens. On sera euh, 300 voire plus. On vous fait venir de toute la France. L'important, voilà, c'est de se marrer euh, avec vous. Il y aura un saut à l'élastique aussi énorme, J'aimerais le ouais. redire. Uh -uh. Vous imaginez mais un truc euh, haut de plusieurs dizaines de mètres. Et l'un d'entre nous, celui qui répondra pas, assez bien au jeu, partira sur le saut à élastique. l'élastique. Ma Juju tu pourras être avec nous, euh, jouer ouais. avec nous tout le matin. Je t'invite avec la personne de ton choix. Super. Ça te on fait On va ouais. d'où ma Juju De Montpellier. Ah, Montpellier. Je te sens un peu timide. Une fois que tu seras mmh. passé trois fois dans la piscine, tu verras que on va te dérider. <rire> D'accord ma Juju Pas de soucis. Je te fais des bisous. Merci d'être inscrite et bravo à toi. Sandra aussi sera à la pool party, la dernière de l'émission J-3 maintenant. Salut Sandra Du Camille Comment tu vas la Sandrine? elle est d'où Eh bien écoute, ça va très bien, je suis super contente Mais moi aussi, tu viens d'où ma belle Alors je suis maintenant sur la région euh, Lidoise Donc euh, sinon j'habitais euh, en Espagne On aura peut-être l'occasion de, de se rencontrer pour la première fois Je suis la chanteuse de Mécano. Mais non Mais non <rire> Et la luna. Mais non, mais non, non. Enfin, Non mais si c'est elle. Mais non c'est une apparemment, blague. Si apparemment t'as des invités maintenant sur ton émission. Non mais c'est une blague ou pas non, Sandra, Sandra. <rire> Mais non. Mais non. Bah, bah non mais pas avec t'as dans mon groupe. Mais non mais c'est une blague Sandra. <rire> bah <rire> oui c'est une blague j'étais non on va pas non plus. écoutez ça va j'étais <rire> gêné <rire> on va pas se mentir j'étais gêné 5 minutes ouais, en plus on va faire Hiro de la Luna de Mécano qui est la chanson qui m'angoisse le plus au monde non mais en plus si la chanteuse de Mécano j'ai rien contre elle elle veut venir à l'émission mais juste elle chante pas ouais, oh, mais c est c est après sûr, elle peut lire, ça. non mais en vrai je le dis Elle sera la bienvenue, elle sera la fête avec nous, mais juste euh, voilà, pas, euh, pas d'interprétation euh, du morceau. Merci. Bon, Sandra, voilà. tu m'as fait peur, j'étais très gênée. Sandra, je suis oui, très ouais, heureux. Oui, oui, je senti J'ai senti Ah non, mais, mais je vous jure, je vous dis nos auditeurs sont beaucoup plus <rire> nous euh, Sandra Navel, tu seras toi aussi à la poule partie vendredi matin, et on va continuer yeah, à tirer oh, au sort plein de monde. Je vous l'ai promis, on sera et je tiendrai serment. On sera plus de 300 déjà puisque j'ai 40 personnes de ma famille qui viennent, ouais, donc ça fera beaucoup de monde. Ouais. Non, non, mais on sera plus de 300 personnes et là, tu es de l'île, Sandra, mais Parce qu'on a plein de gens de Montpellier Mais c'est le tirage au sort Vraiment, nous, vous pouvez venir d'où vous voulez en France On a pris un engagement, c'est de vous faire venir Et de vous payer tous les frais Poser simplement un jour de congé Bravo encore ma Sandra Et à vous tous qui passez sur l'antenne Le Virgin Pool Party, ça va être exceptionnel Et c'est donc vendredi matin sur Virgin On s'écoute Sia Allez, Cheap trails. bon réveil sur Virgin, 9h16 Fiat Sur Virgin Radio, 9h18. J'espère que tout va bien pour vous. Les Jonas Blue qui arrivent pour le Pop Rock Electro. On a encore la chanson Rien qu'à toi. Bien sûr, on termine cette émission en chantant comme tous les matins ici. Inscrivez-vous là encore gratuitement sur Facebook. On vous rappelle au 3916. On crée une chanson en 10 secondes à peine qui raconte euh, votre vie. Et juste avant, bien sûr, dernier tirage au sort pour le loyer. Que des gagnants depuis lundi. On va pas casser cette chaîne exceptionnelle non. de gagnants. 2500 euros de loyer déjà offert euh, ce matin. Oui, euh, restez ça. avec nous sur euh, Virgin. On revient dans deux minutes à peine loyer au 7 12 13 pour vous inscrire il ne reste plus que 13 tirages au sort pour le loyer avant la fin de l'année 6h 9h30 Virginie, tu as vu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 saison des glaces à la maison. C'est parce qu'on pense à tous les gourmands que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée banane 425 grammes, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,24€, soit 5,27€ le kilo après réduction, en modalité dans les magasins participants. Oh, Celle-là, elle est trop bonne Écoute-moi ça mmh, Pour votre santé, bougez plus ah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 Moins de deux minutes. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio.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 I'm here Salut, les doigts sur mon clavier, je viens gifler mes cordes, plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois, plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Je laisse couler mes larmes sur un papier froissé où de la main j'écris je te déteste et puis me faudrait il encore pour retrouver le nord, t'envoyer des menaces, un ramaud dégueulasse. matin à 9h20. Enfin, 9h20. 9h23, on va dire. Camille Combal paye votre loyer dans Tour une Tonic. Eh oui, on est un petit peu à la bourre tous les matins, mais c'est tellement un plaisir d'être avec vous chaque jour. Vous le savez, qu'on prolonge un petit peu avant de laisser la place à mon petit Pierre-Alex qui est là déjà. déjà. vous pouvez prolonger, c'est un plaisir d'être avec vous. nous, oh. oh, on est content de eh ouais. voir tous les matins. Il est content, on rigole avec lui. Après, voilà. il nous accompagne jusqu'à midi avec encore des très beaux cadeaux. Mais là, le plus beau cadeau, pardon, Pierre-Alex, toute radio confondue, toute émission confondue, on a la chance de l'avoir tous les matins, c'est de vous rembourser votre loyer. Vous remboursez clair. un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. Un seul numéro, le SMS pour vous inscrire, un suffit. Plus vous inscrivez, plus vous augmentez vos chances. Mais ne vous ruinez pas non plus. Loyer au 7 12 13 par SMS. Vous me laissez bien votre numéro de téléphone. N'hésitez surtout pas. Que des gagnants depuis lundi. Il reste là avant le dernier tirage de la journée. 13 tirages au sort Avant la fin de l'année ouais, ouais Avant de vous quitter Pour l'été euh, Et de faire cette grande Dernière Aix en Provence Et je précise hein, Même à Aix Pour cette euh, dernière émission Au bord de la piscine Il y aura 4 rendez-vous Avec le loyer C'est important oh, ouais. pour vous On n'allait pas y couper Rassurez-vous On y va Allez oui. Oui. Dernier tirage au sort à 6h20 Gagnante Emma ouais. 7h20 On l'embrasse encore Gagnante Anne 8h20 Clément On a offert pour 2525 euros De loyer pour le moment on espère avoir un dernier gagnant une dernière gagnante. Je vous souhaite bonne chance. Allô ça part bien. Ça sent bon. Allô ah. Ça sent pas bon. Ouais. Non, non, non, non, <rire> on a entendu des est... escaliers. Ouais, et est allô allo Allo Ah oula Quel est ton prénom Oui, Valérie. Je te, alors ça coupe un peu. Donc je préfère te poser la question tout de suite. On parlera avec toi après. Mais euh, Valérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer Virgin Radio. Ah, Et ça fait 4 à la suite Génial <rires> 4 à la suite ma chérie, que des gagnants ce matin Il est de combien ton loyer Valérie 1165 1165 ça veut dire 3700 euros de loyer offert ce matin encore Hier 3500 ça fait 7200 euros de loyer offert en deux jours à peine Et à partir de maintenant là vous pouvez vous réinscrire Et ce sera le tirage au sort de demain 6h20 On est à 12 tirages au sort Il y aura oui, 12 absolument. derniers gagnants avant la fin de l'année Je vous souhaite bonne chance à tous Valérie Oui Je te l'envoie dans quel coin ce petit chèque là Pas très loin de manger. Dans entre Angers et, et, et les Cholet dans le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire, d'accord, très bien. Euh, tu bosses dans quoi On sent que tu es en galère, tu as pris des escaliers maintenant, tu es sur un toit terrasse. Qu'est-ce que tu fais exactement Oui, je, ça passe pas très bien Je suis assistante commerciale. J'ai une petite anecdote à vous raconter quand même. Avec plaisir. Si j'ai deux minutes, euh, en fait, il y a quelques années déjà, je crois, j'ai été appelée par Virgin Radio et euh, j'ai pas eu le temps de décrocher. En fait, j'étais dans ma voiture, ah, j'écoutais la radio, mais j'ai pas eu le temps de décrocher parce que j'étais au volant. C'était euh, Christophe Beaugrand à l'époque qui faisait ce jeu. Et donc, je suis contente, c'est une petite revanche. Je <rire> suis contente, oui, puisque c'est vrai que déjà avant, et même avant, euh, Cyril Hanouna qui était là, faisait ce jeu-là. Donc, ça fait des années que vous vous inscrivez. Il ouais. y, y en a qui s'inscrivent, ouais. mais des centaines de fois et d'autres... Je... Bon, c'est Évidemment plus rare Mais parfois sur l'antenne On a des gagnants Qui disent C'est la première fois Que j'envoie un SMS Et je suis tiré au sort ah ouais. Ça prouve que c'est Voilà vraiment Il faut avoir de la chance Ce ah jour là Ma petite Valérie Voilà Super eh Je ben suis... c'est une bonne journée eh ben nous aussi Grâce à toi Et toi et voilà Tu vas être notre dernière Gagnante du jour Et on est très heureux Ma chérie D'accord Merci beaucoup. Ok, alors il y a beaucoup de ventes en train de passer le cap -horn, là. On va, on va pas c'est il y a beaucoup de chalutiers là. Fais attention à toi ma chérie et merci encore de nous écouter d'être si fidèle à Virgin Radio euh, le matin. Euh, donc 12 tirages, voilà ce qui reste. Retour du loyer demain, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h23. Euh, bienvenue à tous les amis, on ne se quitte jamais sans chanter, vous le savez, ici. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va déroger à la règle C'est la chanson, rien qu'à toi Vous êtes inscrit sur Facebook, on vous rappelle au 39 7. Allez, oui, youpi C'est la chanson, rien, oh, rien qu'à toi. toi rien qu'à toi Déjà, là ça va pas Ah, je, vous dis, je suis pas content. Et c est c est ça est. On est 89 dans ce studio à peu près pour vous donner ouais, une idée. Euh, et personne ne claque au moment ah, du jingle. Tapé. Ah, si, non. moi aussi j'ai tapé. Oui, Pauline, Laure et moi. Le okay. reste, personne. Oh, Alex, personne. Bah, si, personne. Si, si, ouais. j'ai tapé. Euh, oh, bah, si. Les copines de Gabriel, notre stagiaire, personne. Gabriel, notre <rire> stagiaire, non. On a plein de clients de la régie qui sont là, euh, machin. Enlevez le petit costard de Fursac et vous claquez <rire> des mains aussi. Attention, c'est parti, on remet le jingle. <rire> Oui, youpi, c'est voilà. à, à toi. Oh, rien qu'à toi. Eh oui, les amis, attention. Eh, Nico Bout tous les matins, qui est là, notre musicien, qui crée une chanson en 10 secondes à peine, on va le soutenir quand même. Ah, bah oui. Y a pas de raison. Et ce matin, on va. Non, on va faire la connaissance de Lorelai. Oui, bonjour. Bonjour, ma belle. C'est Aurélie ou tu nous as dit Lorelai ou c'est vraiment Lorelai C'est vraiment Lorelai. Ah c'est énorme Lorelai ma chérie, je suis ravie de faire ta connaissance, tu nous racontes tout ce que tu veux sur ta vie et on va créer une chanson tous ensemble. Ah super euh, euh, Alors bonjour, je m'appelle Lorelai, j'ai 31 ans, euh, ça fait 6 ans que je suis avec mon copain Eric, et on a deux enfants, Luna qui va avoir 9 ans et Tom qui va avoir 3 ans. Luna et Tom Oui. D'accord, très bien Euh, je voulais faire un coucou à ma copine Gaëlle et son chéri Sylvain Et leur petit garçon Luigi qui va avoir 9 ans aussi cet été Luigi Luigi. Ouais. Gaëlle, Sylvain, Luigi, ok j'aide un peu hein, Parce que comme tu vas vite, je note tous les prénoms mais il y a ouais. pas de souci. On les embrasse aussi et on leur fera un bonjour dans la chanson euh, Voilà, moi euh, je, je suis fan de Sailor Moon depuis toujours ah. Sailor Moon, c'est-à-dire le dessin animé ouais. Ouais, la guerrière de la lune. <rire> c'est l'Hormone, c'est pas Ramsay et Demi, c'est autre chose. Non, non c'est une autre, c'est l'Hormone. C'est l'hormone ah oui. Mais ça existe encore ou pas Bah oui. Ah Est-ce ouais, qu'elle a fait des trucs de plus une nouvelle ouais. Ah, je ouais. pas. C'est l'Hormone, c'est bien. Elle a dû vieillir euh, vraiment. Ah, je connais pas. Je connais Elise et Moon, mais c'est l'Hormone, je l'avais pas. Je suis honnête avec vous, je ne l'avais pas. Euh, euh, voilà, et je sélectionne les polypockets J'ai joué euh, 180 début 90. D'accord, tu collectionnes les polypockets. On est toujours sur les 31 ans <rire> T'es sûr Donc bien 31 ans, on est sûr, hein Ouais ouais ouais Et t'es en quelle classe <rire> <rire> euh, Non, non, moi je suis graphiste euh, Du coup <rire> Je bosse avec mon père euh, Dans une agence de pub euh. D'accord Et t'es fan Il bon, y en a en particulier Mais en gros t'es un peu fan de manga Ouais J'ai arrêté de lire De mangas Il y a longtemps Parce que j'ai eu des enfants Plus trop le temps Mais je y suis resté branché Sur Très Lormonde Mais en revanche Les enfants de Lorela, Ils sont passionnés De jardinage l artique l artique De bulle, le cuisine, le monument historiques. C'est un peu bizarre non, quoi. Oh maman Viens on va visiter même. La chapelle à côté Ah, ah non, non c'est bon elles eh, sont tranquille Il y a Bob Léponge C'est une famille particulière T'as oui, la salle vendredi Monsieur de branché Monster High Et surtout sur sa console Et mon fils, il est branché sur euh, Cars à fond. Ah le film de oui. Cars. Ah bah. Ouais. Eh bien sûr, oui, euh, oui ma petite Laure. Mais tu connais pas les Monster High toi, c'est des poupées vampires. Un, un. Les Monster High. Ah, okay. euh, tous les monstres, il euh, y a la fille de la bovinable homme de neige, ouais. de Dracula, tout ça. Bah, je me suis ah j'avoue sur les dessins animés et tout c'est vrai que je me suis vraiment arrêté au, au Chevalier du Zodiaque oui. ouais. <rire> à peu près c'est là c'est ça a été euh, la fin pour moi oui Pauline au standard mais tu sais qu'il y a encore plein de gens qui collectionnent les jouets des années 80 90 et ça coûte super cher genre ouais. poly Pocket moi j'adorais j'avais voulu m'en racheter un sur un, un, un vide grenier et elle me le vendait 40 euros la boîte qui ouais. est quand ah même cher bah... ah ben oui c'est très cher faut, euh, ça dépend peut-être en région parisienne c'est plus cher mais chez nous c'est plutôt 2-3 euros les boîtes on fera une spéciale brocante ouais. assurez-vous <rire> On a un peu hein. pris par le temps, mais vraiment, ouais. on fera cette spéciale vie de grenier. Oui, Laure Non, mais j'allais dire, j'ai un énorme sac de polypockets à donner, du coup, oh, je vais les vendre, en fait. Parce que Super, mais ne dis pas quand c'est <rire> Alors, il y a des anecdotes, faut Vaut se les foutre sur l'oreille ah. et on rentre chez soi avec. Ah, ouais. Je le fais dans ma tête, sinon. Bon, Laurel, il y en a plein d'infos sur toi, on a plein d'infos sur les polypockets, sur Sailor Moon, sur Eric, ton chéri, Luna et Tom, tes enfants. On va faire la chanson tout de suite, c'est ta chanson, un cadeau, elle n'existera qu'une fois. Et elle est en direct sur Virgin Radio. C'est parti, tous ensemble, tous ceux qui sont dans le studio, même la régie, hein, Derrière, on y va, c'est parti. On chante tous ensemble. Une chanson sponsorisée par le Bon Coin. Ah, <rire> c'est Lorelai. C'est Lorelai. C'est Lorelai, parce qu'elle le vaut bien. Ah. Ouais, c'est Lorelai. Parce qu'elle le vaut bien C'est mon idée <rire> est 31 ans, habite à New Pas si loin de chez Clément ouais. eh Oui, Je parle bien sûr de notre Clément Pas chez Clément, la chaîne de restaurant <rire> Lorella est une graphiste Elle est en CM1 Elle fait des trucs pour les transports publics Elle est en couple avec Eric Ensemble, ils écoutent le Virgin Enfin, J'espère. C'est Lorelai. C'est Lorelai. C'est Lorelai. Parce qu'elle le vaut bien. C'est Lorelai. Parce qu'elle le vaut bien. Allez donc, Lorelai est pareil. Qu'elle a deux enfants, alors. Le band et homme trois ans. Elle aussi est restée un peu enfant. Fan de Sailor -Moon, -Moon, Moon et des jouets, y a longtemps. Je balance une case d'élite à sa pot' Carole, à son mec Sylvain et bien sûr leur fils Louis. G. Wow, c'est Lorelai, c'est Lorelai, c'est Lorelai, parce qu'elle vaut bien. C'est Lorelai Parce qu'elle cesare, vaut bien Dernière fois, c'est cesare, parce qu'elle Bravo, Lorelai, qui a écrit cette chanson en oh. quelques minutes à peine entre deux épisodes de C'est l'Hormone euh, Bravo, à Nico, vous bien sûr. Bravo à toute l'équipe. Euh, voilà, il y a une bonne ambiance. Hein, ce ah, ouais. ouais. Il y a plein de gens qui sont venus, plein de clients nous. ils sont gentils, ils chantent avec nous. Si c'est pas magnifique, ça. C'est ouais. quelle marque vous représentez, les amis C'est toute la régie de partout. La tienne. C'est toute, ah, la... ouais. ah. toute la. Ah, c'est la régie de Virgin. Mais France. D'accord. J'étais ah dans mes petits souliers, moi. Je me suis dit là, attention. Peut-être au champ là, faut faire gaffe. <rire> <rire> <rire> ah merci. Ah ouais, parce que c'est Virgin Radio quand même. Faut le dire, on est très fier. On a un, un réseau local qui est incroyable. Rien que le matin, il y a plus de 60 journalistes qui se réveillent avec vous le matin pour mm. vous donner des infos et tout. Et on les embrasse le plus possible. On les embrasse très très fort, bien sûr. Et puis tous les animateurs qui font le 16 20, le 16 20, le 16 20, -20 l'après-midi, voilà, près de chez vous, euh, voilà, dans les locales près de chez vous, qu'on embrasse aussi. Laurel, je te fais des bisous. Oui, merci beaucoup, bonne oui. journée J'embrasse tout le monde ce matin hein, vraiment. Oui, J'en je fais des bisous ce matin Et Pierre-Alex aussi, on va l'embrasser Il est là jusqu'à midi, je vous rappelle qu'on va être de retour demain 6h Avec une nouvelle question de ouf C'est important, 01 84 07 08 09 Pour nous leur demander, on a fait un grand concours Quelle est ton imitation la plus courte ah, euh, Assez rapide euh, ah, C'était Chirac ah. Voilà. Ah, Allez, je vous fais Jacques, Jacques, Jacques, Jacques Vas-y. Avec Ah, C'est ah, très bien. bien! Magnifique! Magnifique, Laure! Maître Games Vas-y! <rire> je peux se faire Maïté si tu veux! Vas-y! <rire> Attends, je peux faire Véronique non, non, Sanson! Non, non, non! Attends, non, je peux faire Véronique Christophe Sanson! Est. Ah ouais! Vas-y, refais, refais Maïté! Il est où? Ouais. Ça, c'est Kisomai! Ah, ah oui! Le bonheur, il est où? Oui, alors? Je peux faire Véronique Sanson! Vas-y! <rire> Mets-tu moi, Maître Gims oui. C'est les mêmes Est-ce est qu'on vient, est qu vient pas de démasquer un truc de groupe Véronique Sanson et Maître Gims ouais. sur la salle et les Mais on les a jamais vus ensemble On les a jamais vus ensemble Ce serait la même et unique personne Il faut mener une enquête ah, On enquête. Il pleuvait cette nuit-là sur Broadway Les factures s'empilaient sur mon bureau Et je piétinais dans cette affaire Gims Bon les amis, euh, bah, on, on va jamais s'arrêter là euh, Il faut s'arrêter parce que Pierre-Alex Il a des cadeaux à vous offrir, c'est quoi ce matin frérot et bah, Ce matin, dernière place pour Electrochoc voilà. ah, Très bien C'est impossible euh, d'imiter les artistes qui seront là C'est que des DJs je voilà. peux vous dire, ça c'est une soirée exceptionnelle. Ouais. C'est à Lyon, c'est la veille de notre dernière, c'est le 23. Exactement, jeudi et... soir. Dernière place, il y aura Flume, il y aura aussi qui sera avec vous le lendemain. Le lendemain matin. Ouais. Et euh, je, voilà, vraiment, c'est magnifique, 12 000 places. Et là, les, les autres radios, je peux vous dire, ça c'est très rare. Nous, il n'y a ouais. pas de billetterie. Ouais. C'est que, voilà, sur invitation, on va remplir la Haltoni Garnier, vous allez vivre une soirée exceptionnelle. Laissez-moi vous le dire, ce sera bien sûr retransmis en direct euh, sur Virgin Radio. Là aussi, bon, bon, on se dit à demain les amis. Demain, j'aimerais on refasse oh le oh samran oh f Ah ouais, ah ouais bien, ah, On cool. s'est éclaté avec ça, on a ouais, découvert okay. une nouvelle appli qui n'est fait que pour se plaindre. Ouais. et vous aussi dites-nous le truc qui vous rend dingue, qui vous énerve, qui vous rend ouf, qui vous rend f euh, Et on en parlera encore avec vous demain. Je vous souhaite une très très belle journée. Tu commences avec quoi, mon poteau eh ben, On va écouter Coldplay dans un instant et justement Môme euh, qui sera électrochoc jeudi soir. Est-ce que vous imaginez là en train de faire la fête là-dessus quand même eh ben, ouais. nous, euh, On, non, on sera en train de préparer notre dernière, mais en tous cas on vous écoutera à la radio avec ça va plaisir. Fort. Avec plaisir, mon frérot. À demain. À demain. Ciao. Salut. Salut. La plus grande tournée électro de France. Électrochoc va ambiancer Lyon jeudi. Tout le monde est Tony Garnier avec nous pour voir sur scène Si venir. Cassius. Flume. Aluna Georges. Synapson Koks cool. Stellartonik Mome Ruffenbach Bugel Ruffenbach Les plus grandes stars électro de Virgin Radio. Faites faire la fête avec vous. C'est bien. Merci Virgin Radio. Énorme. Envoyez un SMS au 7 13 code électro. et repartez avec votre séjour plus vos places. Pour venir jeudi à Lyon vivre ElectroShock. La plus grosse tournée électro gratuite de Virgin Radio. Mère de famille et ancienne infirmière.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 Là, on a de la Ah Oui, je confirme. Mercredi, tenez-vous prête pour les sols sur Zalando. Que vous soyez sport chic, minimaliste ou casual, il va y avoir du sport dans votre dressing. Des mercredis, pour les sols sur Zalando, profitez d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Nous retrouvons Mathieu tranquillement assis sur son canapé. Va-t-il réussir à changer nos pneus pendant la mi-temps Mathieu, Mathieu facile, chérie. Avec mille pour commander en ligne, je suis le numéro 1 Vas-y, champion Clique gauche avec mille pneus, j'économise sur les plus grandes marques et je profite de la livraison gratuite. Allez Clique droit avec Mille je fais livrer et monter nos pneus neufs dans l'un des 6000 centres de montage. Et bim, c'est commandé Rapide Rapid, et pas, pas cher, mille-un-pneus.fr En ce moment sur mille-un-pneus.fr, économisez avant les vacances grâce aux pneus Nexen. Plusieurs fois primés au test européen. Et à partir de 35 euros seulement. Carrefour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 En 1847, brassé à l'international sous contrôle de Carlsberg. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Put your hands together Radio et la garde d'air-sport présente la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Vous retrouvez les plus grandes stars de l'électro Robin Schultz, Afrojack, Cassius, Nervo, OOMS, Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, réseau FNAG et France Billets. Electrosummer, le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break, MITF1 et Direct Matin.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 Two <śmiech> na <śmiech> <śmiech> <śmiech>